Wan Qibla présente le cœur en action. Madarijus Salikin. Alhamdulillah ala sallallahu Wasallam. Inna Alhamdulillahi wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa Billahi Taala min wa min falahadiyalah.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 Al-Qur'an, Al-Karim et selon aussi la tradition du prophète wassalam, comme interprétée par certains des grands savants de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La Dernière fois on parlait de Al-Basira, de la station de la clairvoyance. C'était quoi la clairvoyance On avait dit que tout comme Allah nous a accordé des yeux avec lesquels on peut voir des réalités physiques, la clairvoyance c'est lorsque le cœur est capable de percevoir des choses que Les yeux ne vont pas nécessairement voir. On n'est pas en train de parler ici d'illusions ou de rêves ou de choses qui, qui n'existent pas. On parle de réalité. Par contre, ce n'est pas nécessairement des réalités physiques. C'est les réalités de cette vie du bas monde ainsi que de l'au-delà des choses qui font partie de, de l'invisible mais bien sûr pas l'invisible auquel nous n'en n'a pas accès, parce qu'on n'est pas des anges, on n'est pas des prophètes, et même, il y a, même les anges et les prophètes, il y, a, il y a des choses, des sciences, ou bien des connaissances sur l'invisible, sur, sur lesquelles ils n'ont aucune science, aucune science c'est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on est en train de parler ici de certaines parties de l'invisible, sur lesquelles Allah Azza wa Jalla nous a informés, comme par exemple la réalité de cette vie du bas monde, la différence entre la vie du bas monde et entre La vie de l'au-delà après le jour dernier. Le fait, comme on a mentionné lors de notre dernière séance, la clairvoyance permet aux croyants de vivre dans ce monde et de savoir que, par exemple, que les anges, ils existent. Et que al alayhi mussalam, les anges, ils nous entourent de tellement y croire que c'est comme si on était en train de, de les voir. Parce que même si on ne les voit pas, on sait qu'Allah nous a informés de leur de leur présence. Aujourd'hui, incha'Allah, on va continuer avec ce degré-là, cette station-là de la clairvoyance et par la suite, taala, on va passer à une autre station qui s'appelle la station de Al-Azm. La station de l'azm. on va aller dans les détails plus tard, bi-ibnillahi subhanahu wa ta'ala. Alors, il nous dit ici, l'imam, l'auteur, nous dit Donc ici, Il dit que l'auteur du livre original, qui est Al-Haraoui, donc le livre original sur lequel est basé ce livre, la Madère, qui s'appelle Manazil al-Sa'ilin, lui, il a une autre approche pour définir c'est quoi Al-Basira, c'est quoi la clairvoyance. Il dit Je pense qu'on avait un peu touché à ça à la fin de la dernière séance. Il dit que Al-Basira, selon lui, la clairvoyance, c'est tout ce qui nous fait sortir de... Al-hayra, al-hayra c'est lorsque la personne elle est en train d'hésiter, qu'elle est confuse, elle ne sait pas quel chemin suivre, elle ne sait pas exactement à quoi croire et à quoi ne pas ne pas croire. Donc c'est ce qu'on appelle ici al-hayra, une personne qui est en perte de repère, de référence. La clairvoyance c'est ce qui fait sortir la personne de de al-hayra. Ce qui fait sortir la personne de Al-Hayra, ce qui lui accorde une certaine vision dans la vie. Mais on parle ici de la vision au sens le plus large. On ne parle pas de la vision avec le sens qui est très limité et très pragmatique qui est utilisé par exemple dans le domaine de, des affaires ou du business ou management ou autre chose. Avoir une vision pour une idée ou bien pour un projet, pour un commerce, autre chose. Non, on parle ici d'une vision de vie. C'est de ça qu'on parle entre autres lorsqu'on parle de, de Al-Basira. Alors il dit...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 toute réalité sur laquelle le prophète nous a informé. Il y a deux types de réalités qui viennent à travers le prophète. Lorsqu'on dit le prophète, ça veut dire soit le Coran, le livre sacré d'Allah, ou bien aussi la Sunna, la tradition de notre cher prophète. Et rappelons ici de façon très brève qu'il n'y a pas de distinction, qu'il n'y a pas de distinction à l'essence entre le Coran et entre la tradition du Prophète ﷺ et que celui qui rejette la tradition du Prophète ﷺ il a rejeté le Coran il n'y a pas une telle chose qui s'appelle être coranique un coranique qui suit seulement le Coran ok parce que la Sunna fait partie du Coran la Sunna pour comprendre le Coran est-ce que le Coran On le lit, tout simplement on lit le Qur'an, surat al-Fatiha, surat al-Falaq, surat al-Nas Ou bien on lit le Qur'an et on fait le tafsir, on comprend le Qur'an aussi, selon vous Le Qur'an, est-ce que, est que tout simplement on le lit ou bien on le lit aussi on le comprend, on l'interprète On l'interprète, c'est les paroles d'Allah azawajal, n'est-ce pas? Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut prétendre lire le Coran de sourate Al-Fatiha jusqu'à sourate al Nas, juste le lire par moi-même, de sourate Al-Fatiha jusqu'à sourate al Nas, et d'avoir les réponses à tout, de pouvoir comprendre chaque mot, le sens général de chaque verset à la première lecture sans avoir besoin de d'éclaircissement. Qu'il okay? n'y a pas une personne qui peut être tellement prétentieuse. Si on a besoin de tafsir du Coran, de l'interprétation du Coran, alors la meilleure interprétation du Coran, le niveau 1 d'interprétation du Coran, c'est le tafsir qui a été révélé par Allah de Lui-même. C'est quoi ce tafsir révélé par Allah de Lui-même C'est la sounna, la tradition du Prophète sallallahu wasallam. C'est pour ça Allah Azza wa même il dit, on t'a révélé le Coran, c'est ce qu'Allah Azza wa même il dit dans le Coran karim On a révélé, on t'a révélé le Coran. Le Coran, il a été révélé au prophète Muhammad sallallahu wa sallam. Si Allah Azzawajan, il voulait, il pouvait révéler le Coran à travers un ange, un ange qui va faire descendre le Coran, un livre sacré comme ça, bien préservé, qui va être déposé à La Mecque, par exemple, et qui va dire, tout celui qui est intéressé à suivre la guidée d'Allah azawajalla, il va à La Mecque, il fait une copie du Coran, il aura la parole d'Allah azawajalla. Non. Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le Coran A travers un prophète, un autre humain qui est infaible, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Il dit subhanahu wa nuzila ilayhim. Afin que tu puisses éclaircir aux gens ce qui leur a été révélé. Donc le rôle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas tout simplement de nous réciter le Coran et de dire "Apprenez ça, c'est le Coran, moi j'ai fini ma mission, vous comprenez C'est clair Le rôle du prophète Muhammad alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement de nous réciter le Coran et de dire ça c'est la parole d'Allah et de partir. Si tel était son seul rôle, à la limite Allah azzawajal y aurait révélé le Coran en quelques mois et tout serait fini. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu sur cette terre en tant que prophète pendant 23 années Pourquoi Makkah ou Al-Madina, pourquoi Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à travers tellement d'événements et d'épreuves et de tests, et bien pour que le prophète, qu'est-ce qu'il fait Il va nous expliquer le Coran avec ses paroles et aussi de façon pratique, dans différentes situations de la vie. Donc encore une fois, celui qui rejette la sunnah du prophète, en vérité, il a rejeté le Coran lui-même, la parole d'Allah subhanahu wa ta'aïe. Alors on dit ici, niveau numéro 1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 Ok, l'islam c'est pas un test. On prend pas un échantillon de la sunna, un échantillon de l'islam, on va le pratiquer un peu, on va voir quelles vont être les conséquences. Ok, c'est pas c'est pas un test, c'est pas comment on appelle ça, c'est pas un stage. Ok, c'est pas un étudiant qui part en stage pendant trois mois, on laisse et après ça il part. Ok, l'islam c'est une adhésion totale, c'est une adhésion avec avec certitude c'est un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala quand tu dis ashhadu an la Allah ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad, rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu as le plein yakin la pleine certitude la pleine certitude est la même chose ici wa an taghdaba lahu ghayrata et d'avoir une d'exprimer ta jalousie envers le message du prophète sallallahu alayhi wa C'est quoi la jalousie C'est un, un peu difficile ici à traduire mot par mot, bien sûr, parce que le mot raïra dans la langue arabe, il est habituellement traduit comme étant la jalousie, mais ce n'est pas vraiment le même sens okay, qu'en français. La jalousie en langue française, habituellement, on fait référence à quelqu'un qui est jaloux d'une autre personne, ça veut dire qu'il envie l'autre personne. Non, ici dans la langue arabe, raïra, c'est lorsque tu veux... Pro, tel, tel quelque chose est tellement importante, tellement noble pour toi que tu veux la la protéger. Tu n'acceptes pas que quelqu'un touche à cette chose. Ça te met en colère si quelqu'un il va enfreindre et faire du mal à cette chose. C'est pour ça ce qu'on appelle le <t 'en> ra'yratu al-mahharim, quelqu'un qui va avoir de la ra'yra envers sa propre famille, envers ses propres biens. Ça veut dire il n'accepte pas que quelqu'un touche à à sa famille à ses enfants à son épouse ainsi de suite on appelle ça al-ghayra dans la langue arabe donc c'est pas la jalousie vraiment au sens qu'on connaît habituellement en France alors qu'est-ce que cela il veut dire alors il nous explique ici wa ma'na ma wa la de savoir ici donc si on revient au premier point qui est traiter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam y adhérer avec pleine certitude avec l'ouyaqine c'est quoi l'ouyaqine ici ça veut dire le fait de reconnaître entre autres que suivre le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu n'as pas à à t'en faire tu n'as pas à craindre les conséquences parce que tu es sur la vérité tu es sur le hak comme on le répète toujours Adhérer à l'islam, ça va de pair avec reconnaître que l'islam c'est le c'est la vérité. On dit la même chose. Lisez le Coran. Presque à chaque page du Mus'haf, vous allez trouver le mot quoi, Haq, vérité. Adhérer à l'islam équivaut égal croire que l'islam c'est la vérité. C'est pas que dans l'islam il y a des vérités, ok? Beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans aujourd'hui, peut-être. Certains ne le disent pas, peut-être certains même vont vont l'exprimer parce qu'ils ne connaissent pas vraiment leur religion malheureusement. Croire en l'islam, c'est pas de dire que dans l'islam il y a certaines choses qui sont intéressantes. Il y a certaines belles choses. Certaines personnes vont aller à euh, à une limite dans laquelle ils vont dire il faut montrer les les beaux aspects de l'islam. Ok, est-ce qu'il y a des mauvais aspects de l'islam? Des gens ils disent comme ça. Pour faire la da'wa, il faut montrer les beaux aspects de l'islam, les beaux aspects de notre religion. Okay, alors, soit tu ne connais pas c'est quoi les autres aspects de ta religion ou bien tu n'adhères pas vraiment à ta religion de façon, de façon pleine. Toute la religion d'Allah Azza wa Jal est parfaite de A jusqu'à Z, des grandes choses jusqu'au moindre petit détail parce que c'est une révélation qui vient d'Allah Azza wa Jal. Alors ici, ça va de pair avec croire que l'islam c'est Al-Haqq, c'est la vérité. C'est la seule vérité sur cette terre parce qu'elle vient d'Allah Azza wa Jal. Quand on dit que c'est la seule vérité sur cette terre, ça ne veut pas dire que dans les autres religions, dans les autres croyances, il n'y a pas de vérité. Attention à cela, parce que plusieurs personnes si, font un mélange. Okay Lorsqu'on dit que le reste, ce qui n'est pas l'islam, c'est al-ba'atil, c'est faux, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a dans les autres croyances, que c'est faux. Vous comprenez C'est rare de trouver, c'est presque impossible, de trouver sur cette terre une croyance, une idéologie qui est à 100% fausse. Dans presque toutes les croyances qui existent sur cette terre, il y a des vérités et des vérités approuvées par l'islam, par la religion d'Allah azawajalla. C'est pour ça le prophète dans le hadith très connu a dit Abu ta'ala anhu, wa huwa ou comme a dit Il a dit il t'a dit la vérité, même si c'est un menteur, parce que c'est un shaitan. Un shaitan a dit la vérité. Un menteur peut dire là. La vérité. Allah Azzawajal, lorsqu'il nous a parlé des gens du livre, Ahlul Kitab, il n'a pas dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il dit juste le faux. Non. Yalbissouna lhaqqabi al Il mélange la vérité avec, avec le faux. Parce qu'un faux qui est pur, ce n'est pas vraiment vendeur. Okay? Un mensonge qui est à 100%, c'est un mensonge. Quelque chose qui est à 100%, c'est une fausseté qui n'est basée sur aucune vérité. Ce n'est pas vendeur. Peu de personnes vont adhérer à cela. Mais ce qui est problématique habituellement, c'est lorsqu'il y a du, du bien et, et du mal. Et parmi les choses les plus intéressantes, c'est qu'habituellement, si tu veux rejeter, si tu veux trouver des contre-arguments à n'importe quelle forme d'idéologie, qu'est-ce que tu fais Cherche l'idéologie qui est opposée. Leurs arguments, c'est souvent les contre-arguments qui, qui te montrent les failles de l'autre idéologie. Et vice-versa. Vous comprenez Donc ici, croire en l'islam, suivre la sunna du prophète sallallahu wa sallam, ça équivaut à croire que l'islam c'est une vérité et c'est la grande vérité. Il n'a dit néandallah al-islam. Allah azawajalla, c'est lui qui est al-haq, c'est lui la vérité. Wa huwa yaqoolu al-haq, c'est lui qui dit la vérité. Subhanahu wa taala. Et de ce fait, sa religion c'est la vérité, c'est al-haq qui vient d'Allah, subhanahu wa alors celui qui est sur la vérité comme il nous dit ici l'auteur n'a pas à craindre les conséquences il ne va pas perdre est-ce qu'il n'y a aucune perte selon vous à suivre la vérité il y a des pertes dans ce monde Il y a des pertes dans ce monde. ok donc ça oui c'est une vérité Allah Azza wa dit qu'on va être éprouvé, qu'on va être testé ok mais est-ce qu'on va être éprouvé ou bien on va être récommodé ré Alors, il y a des personnes qui se disent « Ok, on va être éprouvé si, si on suit la, la vérité. » Il y a d'autres personnes qui disent « Non, si on suit la vérité, Allah va nous récompenser. » Dans les deux mondes, on va être éprouvé et on va avoir aussi quoi La récompense. C'est les deux de pairs. Comme il dit Imam Shafir, -ce que on lui a demandé « Est-ce que c'est mieux pour la personne d'être éprouvé ?» Ou bien c'est mieux pour la personne d'être en quelque sorte récompensé dans cette vie du bas monde, d'avoir le succès Il dit la personne ne va pas être récompensée Avant d'être éprouvée C'est un chemin qui contient les deux Donc oui, en suivant la vérité Il y a des pertes Il y a des pertes Par contre, les pertes ne sont pas à long terme C'est des pertes qui sont habituellement à court terme Comprenez, c'est pour ça Comme on le tous La règle très connue dans l'islam M'en tarakashi allillahi khayran « Que celui qui laisse quelque chose pour Allah, celui qui perd quelque chose pour Allah, Allah Azza wa ta'ala lui donnera quelque chose de, de meilleur. » Donc en suivant la vérité, oui, on va perdre certains acquis. Mais cela ne doit pas te déstabiliser de dire « Comment est-ce que moi je suis la vérité, je fais de mon mieux et j'ai perdu des choses. Et il y a des gens qui font le faux, qui font le mensonge et qui font et qui font et qui sont en train de gagner. Alors peut-être moi aussi je devrais délaisser le, le chemin de la vérité et faire comme tout le monde. Non, Allah Azza wa dit toujours dans le Qur'an, ce sens il revient toujours, entre autres dans la Ayah, qu'est-ce qu'elle dit Sois patient. Pourquoi Parce que l'aqiba, c'est quoi l'aqiba L'issue, la conséquence finale, entre guillemets, okay, juste pour que vous puissiez comprendre. aqiba, c'est la fin du film, c'est le dernier épisode. Qu'est-ce qui arrive à la fin de l'histoire Alors il dit subhanahu wa ta'ala ça c'est pour les muttaqin pour les personnes qui craignent Allah azza wajalla c'est pas le début du film au début de l'histoire qu'il y a beaucoup de va avoir des surprises et ainsi de suite des mauvaises informations des mauvais événements mais avec le développement de l'histoire à la fin qu'est-ce qui reste il y a juste la vérité qui qui reste fasta bi innal aqibata lil muttaqin an tuaddi ma umirt bihi min ghayri shaklin wala shakwa et de ce fait on devrait suivre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire nos obligations sans se plaindre, sans se plaindre d'Allah azzawajal, sans se plaindre de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on fait confiance å, message då Allah är zaljå, åsab khums. Och nämligen var det lgråt Shaykh Islam från tamam elbäsira, för de Ça devrait nous toucher, ça devrait nous mettre en colère lorsque le message du prophète alayhi wa sallam n'est pas bien suivi, lorsque la religion d'Allah azzawajal n'est pas, pas bien, bien suivie. Pourquoi selon vous Qu'est-ce qui, qu qui pousse à cela C'est quoi ce radab, cette gayra sur laquelle on parlait tout à l'heure L'amour d'Allah Azzawajal, l'amour de l'islam, ok Mais ce n'est pas un amour qui est seulement aveugle, ok Ce n'est pas de simples émotions. J'aime quelque chose et de ce fait, j'aimerais que tout le monde soit comme ça. Non, ce n'est pas, pas la connaissance du caractère noble et précieux de cette religion d'Allah Azzawajal, encore une fois, de Al-Haqq. Et ça, encore une fois, il y a plusieurs muslimines qui ont perdu cela. Ils ne ressent dans son cœur rien du tout. Lorsqu'il y a un munkar, lorsqu'il y a un mal qui arrive, Lorsqu'il y a des gens qui désobéissent à Allah Azod, des gens qui désobéissent au prophète. Et ça, c'est un signe de quoi D'une faiblesse de la foi, de un, ou bien même encore pire parfois, d'un cœur qui est, qui est mort. Jusqu'au niveau, excusez-moi, je sais que ce n'est pas populaire ça comme parole ou bien comme exemple, mais jusqu'au niveau que pour plusieurs musulmans, s'ils voient un papier comme ça, Vous voyez, ça c'est un papier pour plusieurs muslimines de nos jours, en 2019. S'il voit un papier comme ça qui est mis dans un bac d'ordures et pas dans un sac de recyclage, c'est plus frustrant pour lui, n'est-ce pas, que de voir quelqu'un qui désobéit à Allah Azzaouj, avec même peut-être un péché majeur. Parce qu'il te dit, l'autre, il est libre de faire ce qu'il veut, mais il te dit, ça c'est grave, pas bon pour... L'environnement, c'est pas bon pour telle chose, c'est pas. Pourquoi, selon vous Pourquoi le premier, le deuxième Parce que la raïra n'est pas là, donc la personne elle n'a plus, elle ne voit plus le caractère le caractère ici de Qubh, de Munkar, car on a désobéissance, à Azza wa el de un. Et la deuxième chose aussi, c'est quoi C'est calbon marid, c'est tout simplement de suivre les tendances. Donc les gens, ils pensent qu'ils suivent des croyances, mais plusieurs personnes suivent des tendances et pas, et pas des croyances. Il y a une grande différence entre, eux, entre les deux. La personne pense vraiment qu'elle est, qu'elle est quoi Qu'elle est convaincue de la chose. Mais si tu vas faire des vérifications, la personne, elle est quoi Elle est manipulée, elle est influencée par un discours. C'est pour cela que si ce discours-là, il va changer et il va mettre à la place de mettre le focus ici de se concentrer sur un papier, il va se concentrer sur autre chose. Si le focus de cette personne, il va... Il va changer, ok Tout ça, bien sûr, ce n'est pas pour dire qu'en islam, on ne donne pas d'importance à l'environnement. Ce n'est pas ça le message. Par contre, le message, c'est quoi C'est qu'en islam, on a des, des priorités pour le munkar, pour le mal qui arrive, ok Il y a des masalih qu'Allah a, il a, il a écrit et qui sont aussi common sense. C'est la raison qui confirme ces mêmes choses que faire du mal à un être humain, ce n'est pas comme faire du mal à une plante, ok Faire du mal à une plante, ce n'est pas comme faire du mal à faire du mal à, à la terre, encore une fois, à travers un petit papier, autre chose. Donc ici, il y a Al-Khaïrou, Marati, Washarru, Maratim. Tout comme le bien, il est de plusieurs niveaux. Le mal aussi, il est de plusieurs. De plusieurs niveaux. Si je vois quelqu'un, et ça, malheureusement, comme on me c'est la réalité de plusieurs êtres humains de nos jours. Si j'ai quelqu'un qui fait du mal à sa propre mère, qui mal, maltraite sa propre mère, et qui maltraite aussi son propre chien, son propre animal, et que moi je ne vais rien lui dire pour son mauvais comportement envers sa mère, et je vais lui dire « Pourquoi tu fais ça à un animal Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça avec, avec un animal C'est injuste. Est-ce que ça c'est raisonnable ?» De ne pas le blâmer pour son manque de respect, voire encore pire que cela, le mauvais traitement qu'il accorde à sa mère Allah عز wa دي و وصينا الوالدين و وصينا Allah عز وجل met tellement de long phase sur l'importance des droits des parents et encore plus sur l'importance du droit de de la mère Et moi je vais lui dire eh hey, tu sais mon frère tu sais que le prophète sallalahu alayhi wa sallam, nous a dit qu'il y a une femme qui est entrée en enfer à cause à cause d'un chat qu'elle a maltraité Mais ce gars là il maltraite pas un chat c'est encore pire que cela il maltraite sa mère Comprenez C'est clair. Donc ici de réaliser, de faire la balance des choses. Il y a des kaba'ir, des péchés majeurs, il y a des péchés mineurs, et il, y a, il y a, comme c'est mentionné dans le chapitre sur sur la tawbah. Donc Constater, deuxième niveau ici de clairvoyance selon al harawi c'est de constater, de visualiser, de comprendre, de saisir comment est-ce que Allah Azza wa il guide et il a la puissance et le, la maîtrise, subhanahu wa ta'ala, de la guider et de l'égarement, al-hidayah wa al-idhulal, mais par sa justice et par, son, et par sa sagesse. C'est mentionné dans plusieurs ayats du Coran al-Karib, Et on entend souvent dans khutbat al-haja au début par exemple d'une euh, d'une un serment de Jumu'a ah, mais yahdi lahu fala mudillala. wa man yudlil fala hadi celui que Allah azza il guide personne ne va l'égarer celui que Allah azza il égare il y a personne qui pourra qui pourra le guider donc de un le premier point ici c'est que la guider et l'égarement sont sous la volonté al-mashi'at Allah azza par contre Il y a un autre élément ici important, pour, parce que ça, ça complète notre croyance en le qadr, en le destin. Comme il dit ici, Ce n'est pas de lier l'égarement et la guider seulement à la volonté d'Allah Azzaud. Parce que quelqu'un pourrait avoir une volonté, si on parle bien sûr au niveau des êtres humains, quelqu'un pourrait avoir une volonté qui est utilisée de façon aléatoire, de, fa de façon anarchique. Quelqu'un qui a de la, de la puissance, quelqu'un qui a, qui a de l'argent. Il va dire, aujourd'hui, je décide de faire telle chose. J'ai le goût. Pourquoi est-ce que tu as décidé J'ai le goût. I feel like it. Je veux blâmer telle personne je veux mettre tel employé à la porte je veux accorder un bonus à tel employé quelqu'un qui n'a pas de raison il a de, de la puissance mais il n'a pas de la raison et de la, et de la sagesse de ce fait il utilise sa raison ou bien il utilise sa puissance pour faire ce qu'il veut pour blâmer ou pour encourager Allah Azza wa Jalla qui n'est pas comme ça oui l'égarement et la guidée sont entre les mains d'Allah Azza wa Jalla pleinement Ça, ça fait partie de notre qadr. Par contre, on croit aussi que ça n'arrive que par la sagesse, hikmah, ainsi que la justice d'Allah Azza wa Que celui que Azza wa Jal, il l'a guidé et que l'autre Allah Azza wa il l'a égaré. Pourquoi Il y a une sagesse, il y a une raison. Qu'on la connaisse ou bien qu'on ne la connaisse pas. Et surtout pour les questions de guider et d'égarement, ça c'est des questions extrêmement profondes de qadr. Et que ça, c'est une science exclusive à Allah Ce C'est pas à nous de le savoir, ok? Parce que Shaitan, ça c'est parmi les portes qui va ouvrir pour rendre certaines personnes le bien faire, tomber certaines personnes dans le doute. Wa salam, wa C'est entre autres on est en ayant recours à ces questions là de de al-Qadar. Pourquoi est-ce que Allah il a guidé telle personne et pourquoi est-ce que Allah il va égarer telle personne et ainsi de suite. Sans te casser la tête à suivre le Shaitan dans cette pseudo-réflexion dans laquelle en réalité c'est un piège sans te casser la tête brûle toutes les étapes et passe à la fin tu vas arriver à quoi tu vas arriver à te poser la question bizarre qui est alors pourquoi est-ce qu'Allah il a écrit que le shaytan il va être égaré pourquoi est-ce qu'Allah il n'a pas guidé shaytan ok et là tu vas devenir un vrai avocat du diable comme ils appellent ça ok donc Il n'y a pas lieu à aller avec toutes ces étapes. Tout ce qu'on dit, c'est quoi Lillahi, al-hudjatu, al-balira. Allah, Azza wa c'est le créateur. Ce n'est pas un être humain comme nous. C'est Rab. c'est le Seigneur. Il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. La yus'alou amma yaf'alou ahum. Yus'alou, on ne questionne pas Allah, Azza wa sur ce qu'il fait. ok Alors, Parce que sinon, il va y avoir des chances qu'en apparence, ça va tellement sembler, tellement sembler bizarre. Quelqu'un qui a fait en apparence tellement de bien Pendant des années, 20 ans, 30 ans Qui lisait le Coran, qui enseignait le Coran Qui faisait des salades, qui fait, qui fait, qui fait Et qu'à la fin de sa vie, il est égaré et il meurt sur quoi Sur le coffre Et qui est passé à travers tellement de souffrances avant cela Et tu vas avoir une autre personne Qui a passé sa vie complètement éloignée d'Allah Azza Et qui, comme le disent les gens, entre guillemets, bien sûr, selon les apparences, selon la mesure du matériel, en apparence, cette personne-là a pleinement profité de la vie. Elle a vécu dans la richesse et dans le haram. Elle a tout essayé, tout utilisé. À la fin de sa vie, vers la toute fin de sa vie, Allah, Azza wa Jalla, la guide vers l'islam. Et elle fait tellement peu de bien, elle n'a pas le temps de beaucoup faire de bien, elle va mourir, et Inch'Allah, elle va entrer au, au paradis. Alors quelqu'un qui est ignorant d'Allah Azzawajal va dire mais comment ça se fait, lui il a fait tellement de bien après ça il mérite de, de mourir sur le coffre et l'autre il a fait quoi, après tout cela il mérite de mourir sur l'Iman alors ça c'est des choses qui dépassent ce qui est encore une fois le monde de ce qui est, de ce dont on peut être témoin, tout ce dont on a besoin de se soucier c'est notre propre fin et de demander à Allah Azzawajal de nous accorder une mort sur l'islam et sur la foi et d'entrer au paradis. Inchallah et qu'Allah il nous pardonne. Les autres personnes, chacun, il va répondre à Allah Zodel tout seul auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumal Qiyam, on n'est pas responsable d'une autre personne après la mort. Après notre mort, le jour dernier, toute personne, incluant les prophètes, vont dire quoi Nafsi, nafsi Moi-même, moi-même. Le jour dernier, a personne ne va se soucier. al-qiyama Qiyam. Avant de garantir son sort, ok Ceux qui vont garantir leur sort et qui vont entrer au paradis, là, ils vont commencer à se demander des questions. Ils vont demander à Allah nos frères qui priaient avec nous, on les voit pas ici. Ça, c'est une fois que qu'ils vont garantir leur sort. Mais avant cela, le jour dernier, il y a personne qui se soucie du d'une autre personne. Y a Omer, y a Ferrolmar, Oumine. chacun va prendre la fuite. Tu vas fuir tes enfants, tu vas fuir tes parents, tu vas fuir tes tes frères, tes sœurs, tout le monde. Tu vas te soucier seulement de de toi-même la même chose dans cette vie du bas monde oui on peut appeler Allah azza wa jall en ordonnant le bien en blâme le blabla ainsi de suite des questions de qadar pourquoi est-ce que lui il est égaré l'autre il est guidé c'est Allah azza wa qui sait subhanahu wa ta'ala اقتضت هدى من ويقبله ويشكره عليه écoutez ça Allah Azza wa Jalla, il dit في القرآن Allah, il sait où mettre son message qu'est-ce que cela veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il sait où mettre son message qu'est-ce que cela veut dire qui, qui mérite d'être un messager un prophète d'Allah Azza wa Jalla c'est pour ça qu'un nuboua Être un prophète, ce n'est pas sur laquelle l'étunel ou bilkesb, on ne peut pas travailler pour devenir prophète. Ok? même avant le temps du... On sait aujourd'hui que Mohammed, c'est le dernier prophète. Mais même avant Mohammed, lorsque la porte était ouverte à la venue d'autres prophètes, les savants ils disent que devenir prophète, devenir messager, avoir la nubou, la prophétie, que ça, ce n'est pas un statut sur lequel on travaille. Que c'est une pure sélection dans l'azote. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas comme devenir un savant. Quelqu'un va dire « Je veux devenir un savant, un grand savant de l'islam. » Il va dire « Je vais étudier, je vais demander à Allah de m'accorder la science, ainsi de suite. Un An « An-nubuwa, ah, prophétie, c'est Allah qui choisit, subhanahu wa ta'ala. » La personne n'a aucun, aucun travail, aucune implication là-dessus. Alors il dit, subhanahu wa ta'ala, « Allah a'lamu haythu yaj'alu risalata, Allah jalla, c'est lui qui sait où mettre son message. » Et comme il dit ici, comme ils disent les savants, Aslan, par origine, les prophètes, même l'héritage de, de la prophétie des messages, l'héritage, quels sont ceux qui vont suivre les prophètes, c'est Allah wa qui sait aussi qui sont ces personnes-là qui méritent d'avoir la guidée et d'avoir l'air et d'être sur la sunnah des prophètes et qui méritent d'être aidés et assistés par Allah subhanahu wa ta'ala de par leur sincérité. Wa la ybqa illa an yuqal falima khalaqa man huwa bi hadhihi al mathaba Alors il ne reste que de dire de se questionner pourquoi qu Allah a créé ceux qui sont comme cela Ça veut dire ici des personnes qui sont égarées c'est une question intéressante ça c'est un sujet très très mort que j'espère qu'un jour inchallah Azza wa Jalla on pourra refaire ça fait longtemps on l'avait fait, ça fait je pense, quoi, 15 ou 16 ans on avait fait un séminaire toute toute une série au fait de cours sur le qadar le destin notre croyance dans le qada Mais très brièvement, parce que ça c'est une question importante, ça fait quelques jours, j'ai regardé une vidéo sur Internet d'un savant américain, un astrophysicien très connu, des livres best seller et ainsi de suite. Il y avait une vidéo comme ça, une entrevue, donc on peut imaginer un astrophysicien, des livres best seller et ainsi de suite, on peut imaginer ici que la personne a un certain niveau bien avancé de d'intelligence et de maturité, de compréhension et ainsi de suite. Mais tout cela pour dire que tout cela, sans la guider d'Allah Azzawajal, ça ne vaut pas grande chose. Même dans des questions très très simples, ok Il ne faut pas être leurré, tel c'est docteur, je ne sais pas quoi, chercheur, quand on parle des questions de l'iman et de l'hak et de la vérité d'Allah Azzawajal, c'est ça ce qu'on parlait tout à l'heure, le basura, la clairvoyance. Si tu n'as pas la clairvoyance, Tu ne vaux rien dans, dans ce domaine. Tu vaux quelque chose dans ton domaine d'études très limité de l'hayat du dunya, adh-dhahir, mais dans le niveau de l'iman et de la foi et de al Raib, un bédouin dans le désert qui ne comprend rien de cet univers à part ce qu'il voit est plus intelligent et plus sensé plus sensé que toi. Alors, ce fameux astrophysicien, il y avait un journaliste qui lui a demandé Vous avez fait des études en physique et ainsi de suite. Vous, avez, vous êtes personne très, très instruite sur cet univers. Est-ce que vous êtes arrivé à la conclusion que Dieu existe Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, de façon claire comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « a dit, Moi, ce que je sais, c'est que Dieu, il est toujours décrit comme étant très puissant. Il fait ce qu'il veut et il est très miséricordieux. » Mais je vois que dans ce monde, il y a des tsunamis, et des tremblements de terre et il y a, il y a ça veut dire des catastrophes et qu'il y a des gens qui meurent alors moi je me demande il est où ce Dieu qui est tellement miséricordieux moi je ne le vois pas en tout cas Ta'ala Allahu An-Valik Donc ça c'est une Chubhatun Sakhifa ça c'est une réponse tellement piètre tellement faible Margea oua son origine, son fondement entre autres, c'est quoi C'est l'ignorance d'Allah Azawajal. C'est l'ignorance d'Allah C'est de ne pas connaître qui Allah Il est qui Subhanahu wa Taala. C'est de connaître seulement que Dieu il est puissant et miséricordieux. C'est comme ça qu'on l'a toujours décrit. Ça c'est parmi les noms d'Allah Azawajal. Et il y a beaucoup plus de noms et d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça l'importance ici de lire le Coran, de lire la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message non altéré des prophètes qui nous renseigne sur ce qui Allah et c'est quoi la réalité de cette vie du Bama. Alors là encore une fois, revenez Au fameux bédouin dans le désert qui a le yaqeen en Allah Azza wa Jal, la certitude, qui a sa foi, qui est ferme, qui connaît Allah Azza wa Jal, qui a lu le Coran, qui connaît le Prophète صلى الله عليه وسلم, il va vous donner quoi comme comme réponse Entre autres, on va vous dire de un. La réponse c'est que cette vie du bas monde, c'est un, c'est un test, c'est un examen. C'est pas la vie. C'est pour ça Allah Azza wa Jal il dit wa Inna al al que la vie, la vraie vie, c'est, c'est l'au-delà. Que cette vie du bas-monde, de façon relative, pour un astrophysicien, il devrait bien comprendre le principe de relativité, ok De façon relative, cette vie du bas-monde, comparée à l'au-delà, le jour où on va arriver auprès d'Allah, le jour dernier, dans l'au-delà, elle va sembler comme quoi Comme quelques secondes, quelques moments à peine. À peine c'est possible de s'en rappeler. C'est pour ça dans le hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith authentique très important ici. Il dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que le jour dernier, Allah azza wa il va faire venir la personne qui était le plus dans le na'im. Dans le confort et dans les délices de cette vie du bâton. Min ahlinna. Parmi les gens de l'enfer. Okay, il y a des gens du paradis qui étaient aussi dans dans le bien et dans la richesse, dans cette vie du bas monde. Mais parmi les gens de l'enfer, celui qui, était, qui a le plus profité de cette vie du bas monde. Donc on peut imaginer ici un milliardaire qui avait la puissance et qui avait toutes les shahawats et les passants et ainsi de suite. Et qui va être trempé en enfer rapidement comme ça, pour un court moment. Et qui va ressortir. Et qu'Allah, Azza wa il va lui demander هَلَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا As-tu expérimenté un délice, une belle expérience avant cela On Va dire mara etunari mankat. Jamais auparavant. Le plus court moment en enfer va effacer tout délice de cette vie du bas monde, même pour la personne la plus puissante et la plus et la plus riche. La deuxième partie du hadith, l'autre partie, c'est quoi C'est que yutaa. On va faire amener la personne qui a le plus souffert dans cette vie du bas-monde. Parmi des gens du paradis. Donc des gens du paradis, Allah Azzawajal va faire venir une personne qui a souffert le plus dans cette vie du bas-monde. Quelqu'un qui a eu des maladies graves et qui a, je ne sais pas moi, été prisonnier, a traversé des guerres, il a perdu des proches, okay tout ce qu'on peut imaginer. Et que Allah Azzawajal va le mettre au paradis, à l'intérieur du paradis, pour un très court moment et le refaire sortir. Il va être trempé comme ça rapidement dans le paradis. On va lui demander, « Est-ce que tu as vu une souffrance avant cela Est-ce que tu as déjà souffert » C'est-à-dire jamais auparavant. Ça va formater la personne. Oublie toute souffrance. Qu'est-ce que cela veut nous dire Que le jour dernier, fois qu'on va passer à la deuxième partie, qui est la partie éternelle, Ça nous montre cette vie du bas -monde, comme quoi elle n'avait aucune valeur. C'est pour ça dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Si cette vie du bas -monde, elle avait la moindre importance auprès d'Allah, la moindre valeur, il n'aurait pas accordé à un kafir, à celui qui ne croit pas en Allah, qui n'est pas reconnaissant envers Allah, Allah ne lui aurait pas accordé une goutte d'eau. Vous comprenez Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que cette vie du bas monde, elle n'a pas valeur auprès d'Allah, c'est un test, c'est une épreuve. Et de ce fait, il l'accorde à ceux qui croient en lui et à ceux qui ne croient pas en lui. À ceux qui font le bien et à ceux qui font le mal. Et que dans d'autres cas, Allah Azza wa il l'enlève, il ne l'accorde pas en d'autres sortes, il donne des souffrances à ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui à ceux qui font le bien et à ceux qui font le mal et ainsi de suite Autre chose, c'est que Allah Azza wa il est aussi quoi Al-Hakim Il est le tout sage lorsqu'il y a des tremblements de terre, des tsunamis, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une sagesse derrière cela? Hmm? Forcément. Est-ce qu'il y a du bien qui sort de cela? Oui, il y a beaucoup de bien qui sort de cela. Pas pour les personnes nécessairement qui sont, qui sont mortes, même si pour les personnes qui sont mortes, comme on sait nous, dans le hadith du prophète wa sallam, que le mumin bien sûr, le croyant qui meurt, noyé, shahid près d'Allah, il a le statut d'un d'un martyr, okay, d'un shahid. Mais qu'est-ce qu'il y a comme hikam Qu'est-ce qu'il y a comme sagesse derrière cela Ça, c'est tout un sujet. Imam Ibn al-Qayyim, lui-même, il a un livre aujourd'hui euh, qui a été pu publié de nos jours de, de, de en, en deux tomes. Donc, on peut dire un livre de 800 pages environ, juste sur le Qadam, Keshifa ou l'Ali. Et il y a une grande partie de ce livre-là sur la hikma, la sagesse, la raison pour laquelle il y a du mal dans cette vie. C'est quoi les hikam qu'il y a derrière? C'est quoi les sagesses qu'il y a derrière? C'est quoi le raisonnement qu'il y a derrière? Qu'il y a une raison derrière cela. Alors lorsqu'il y a du mal qui arrive, lorsqu'il y a des catastrophes, lorsqu'il y a est ce qu'il y a du bien qui en ressort pour l'humanité en général, à long terme? Oui, donc si on, même si on passe de si on va y penser de façon seulement rationnelle, on sort du degré de on sort du niveau bien du cadre de la religion, et de l'akhirah, de l'iman, de masalih de l'Iman, et ainsi de suite. N'est-ce pas que plusieurs découvertes et avancées scientifiques ont été faites après des, après des catastrophes Des mauvaises expériences Qu'est-ce qui pousse l'être humain à devoir relever le défi de faire des recherches, de trouver des solutions et ainsi de suite et qu'à travers cette quête pour les solutions, qu'est-ce qui arrive On trouve de, de nouvelles choses qui parfois ne sont pas seulement la réponse à cela, mais aussi c'est une solution pour d'autres solutions dans, ou bien d'autres situations dans, dans la vie. Il y a un livre, j'ai pas lu le livre en tant que tel, mais j'ai écouté une entrevue avec l'auteur de, de ce livre-là. Et l'idée du livre, elle est très intéressante. Ça, c'est un historien américain qui a écrit, je pense ça fait deux ans ou autre chose, un livre qui s'appelle « The Worth of War »,« Le bienfait de la guerre ». Et qui explique comment est-ce qu'à travers l'histoire de l'humanité, plusieurs des grandes découvertes scientifiques qu'on utilise aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, même dans le domaine de la médecine et ainsi de suite, ont été faites lors de, de la guerre ou bien suite à des guerres. Vous comprenez Donc, oui, la guerre en tant que telle, c'est un mal. Oui, un tsunami, c'est un mal. Un tremblement de terre, c'est un mal. La maladie, c'est un mal. On ne croit pas en islam que ça, c'est un bien. On croit que c'est un mal. Par contre, on croit qu'il y a beaucoup de bien qui en ressort. Qu'on le connaisse ou bien qu'on ne le connaisse pas. Hab'en Dis, pense, disons que pour un moment, il n'y a pas de tsunami, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas toutes ces choses-là qui font peur aux gens et qui font en sorte que les gens re est-ce est que Dieu, il existe Est-ce qu'on va aujourd'hui il existe OK, il y a pas de tsunami, il y a pas de guerre, il y a pas de pauvreté, il y a pas est ce qu'on va devoir ce qu'on va devoir mourir un jour ou non Celui qui dit non, OK, il dit pour que Dieu soit miséricordieux, il faudrait pas que la mort elle arrive alors. Si tu vas mourir dans un tremblement de terre, tu vas mourir dans un accident, c'est pas dans un accident, tu vas mourir lors d'une maladie, il faudra mourir. Alors ici il y a deux choses. Soit que tu n'acceptes pas de mourir, donc toi tu dis, si Dieu il existe, il faudrait que cette vie elle soit éternelle, et elle soit le paradis sur terre. Okay? Donc là tu veux changer tout le système, doesn't work. Ou bien tu veux remettre en question le concept de la mort et tu veux rejeter le fait que la mort soit un mal. Est-ce que la mort c'est un bien ou un mal La mort en tant que telle, est-ce que c'est un bien ou un mal C'est un mal, ok? Dans le hadith du prophète Sarrasim, lorsqu'il a demandé Malana nakrahu al mawt Allah Azza wa Jal, il dit Il n'y a pas quelqu'un qui aime la mort en tant que tel Il n'y a pas quelqu'un qui aime mourir Il dit, ah c'est bien, je vais mourir Il n'y a pas quelqu'un qui aime la mort Et même, encore une fois, comme ils disent les savants Il t'a hattat il asbab ou il t'a asbab Ou il Les causes sont différentes, mais la mort, elle est, elle est la même. Tu échappes à un, un tremblement de terre, tu échappes à un tsunami, tu, tu échappes à un cancer, tu échappes à un accident. Tu vas mourir. Il va avoir une raison pour mourir. Et la mort, en fait, en réalité, pour celui qui meurt, de l'extérieur, ça semble tellement différent. Mais en réalité, que tu meurs dans un tremblement de terre, ou que tu meurs sur un lit entouré de tes proches, Ok, ce qui vraiment va changer à l'instant où la personne elle quitte ce monde et que l'âme elle quitte ce monde, ce qui change l'expérience, c'est une seule chose. C'est quoi Hein C'est tes actions. Amaluka. Si tu étais une personne proche d'Allah Azawajel qui était sur la droiture, alors Allah si comme il annonce dans le Coran karim et nouvelle, et ainsi de suite. Et si tu faisais le mal et tu étais Elwaniyad Allah billahi subhanahu wa taala alors l'expérience sera extrêmement pénible comme aussi décrit dans des hadiths du prophète et un autre point aussi c'est que est-ce que vraiment Dieu Allah est-ce qu'il est seulement grand et puissant et tout miséricordieux est-ce que ça s'arrête là parce que les gens ils pensent Allah il est le tout puissant ça veut dire il peut tout faire ça veut dire quand on a besoin de lui oh Allah tu peux tout faire accorde-moi un emploi Okay. Allah Azza il peut tout faire et il est le plus puissant. Ça veut dire il est le plus puissant. Comment est-ce qu'on constate la puissance d'Allah Azza wa Jal Entre autres, c'est à travers quoi ce qu'on appelle des catastrophes naturelles. Ça, ça nous montre la puissance d'Allah Azza wa la faiblesse de l'être humain. Que l'être humain qui se leurre par sa puissance et sa force et ses moyens, ainsi de suite, il ne vaut rien devant un petit phénomène qui est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair Donc tout cela pour répondre à ce monsieur qui se pense être tellement intelligent, qui dit que Dieu n'existe pas parce qu'il y a des tremblements de terre. Parce que malheureusement, il y a des gens, ils vont comme ça, regardent des vidéos sur YouTube, ouais, dis la vérité. Ok, elle a trouvé ça, c'est ça, ce que j'aime. Ok Alors pourquoi est-ce qu'Allah il a créé des personnes comme ça Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont guidés Des gens qui sont égarés. Alors il dit ici Alors pourquoi est-ce qu'il y a par exemple, si on prend le contraste ici, le contraste total, pourquoi est-ce qu'il y a des prophètes d'un côté, des personnes les plus guidées par Allah Azzawajal, et de l'autre côté il y a Shaitan, il y a Satan, il y a Iblis. L'être le plus alors il dit ici entre autres on ne peut pas avoir la réponse complète mais on peut avoir plusieurs réponses qui nous aident à comprendre un peu la sagesse d'Allah entre autres c'est que ça fait partie du concept de de la seigneurie de la puissance totale de pouvoir créer les opposés tout comme Allah il crée le jour et il crée la nuit subhanahu wa ta'ala un نور lumière ainsi que l'obscurité elle est elle est ténèbres Allah Azzawajal, aussi il a créé des personnes des plus guidées et des personnes aussi des plus égarées pour nous montrer subhanahu wa ta'ala que il est ar-Rabb et qu'il est capable de tout subhanahu wa ta'ala fa'al limma limma yurid wal ladhda wal alam al ladhda alam le mal Le mal, ça ne veut dire pas le mal qui est charme, mais le mal pain, ça veut dire j'ai mal, okay? quelque chose qui te fait mal. Ainsi que la passion, les délices, Allah il a créé des choses qui sont des délices et d'autres choses qui sont un mal. Et parfois c'est ce grand contraste entre les deux qui nous fait fuir du mal et qui nous fait pousser vers les délices et ce qui est bon pour nous. اما قوله الاخر فيريد به ان توفيقه 3 minutes juste avant de prendre la pause il dit ici entre autres lorsqu'on parle de al basira c'est de constater comment Allah qu'Allah عز وجل il te il, il te prend vers lui il te pousse vers son obéissance que ça, ça fait partie des, des bienfaits d'Allah Azzawajal. C'est un message d'Allah Azzawajal que parfois Allah Subhanahu Wa Ta'ala il t'aide à faire certaines bonnes actions ou que Allah Azzawajal il t'empêche de faire certaines mauvaises actions. Alors ça, ça fait partie de la bonté et de la miséricorde d'Allah Azza wa et que la clairvoyance elle te permet de comprendre ce message qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le remercier subhanahu wa ta'ala InshaAllah Azza wa euh, on va parler après la pause bi idnillahi subhanahu wa ta'ala, on va parler de, du concept de Al-Firasah. Il y a quelque chose aussi qui s'appelle Al-Firasah qui vient complémenter en quelque sorte la clairvoyance ou bien Al-Basira. Wallahu ta'ala. A'la wa a'la. Pour finir avec Al-Basira, avec la clairvoyance, il nous dit ici. Nous part de Al-Firasah. Al-Basira tu tombi tu fi ardi al-qalbi al al-Sadiqa. Al al que le fruit final de la clairvoyance c'est quelque chose qui s'appelle Al-Firasah. C'est quoi Al-Firasah Al-Firasah est une forme... Encore une fois, c'est difficile de trouver une traduction exacte et précise en français, mais c'est une forme d'inspiration. C'est une forme de sens d'intuition qui mène souvent la personne à la vérité, aux réalités, aux bonnes réponses, sans savoir comment expliquer cela. Okay? Sans savoir comment expliquer cela. Et ça, c'est un yid, c'est un nur, c'est une lumière qu'Allah, Azza wa il accorde aux croyances sincères. Attention ici, il ne faut pas mélanger les choses. On ne parle pas ici de d'une puissance spéciale. On ne parle pas ici d'un certain miracle que Allah il va t'accorder si tu es un bon croyant ainsi de suite. On ne parle pas de cela. Ce n'est pas quelque chose qui nous aide ici à devenir un prophète, à avoir la connaissance de l'ayib, de l'invisible. Non, al-firas, encore une fois, c'est nous, c'est une lumière que Allah il accorde aux croyants sincères et qui leur permet de voir plus large de voir des choses que d'autres personnes ne peuvent pas voir à cause de, de quoi du voile qui entoure leur corps qui scelle leur cœur en quelque sorte à cause du voile qui scelle le cœur Allah Azza wa Jal il dit fi la lil Allah Azza wa Jal il les appelle al ici pour faire référence à ceux qui ont Al-Firas Al-Mutawassimoun ça vient ici de Al-Alamah Avoir un signe, ça veut dire un signe qui mène vers le prochain. Si on donne un exemple, ok, un exemple juste pour que ce soit concret, ça serait quoi Al-Firasah, sans, encore une fois, aller trop trop loin dans, dans ce sujet, parce qu'on doit passer à l'azm qui vient juste après, Al-Firasah, Al quelqu'un qui est Al-Firasah, ça serait quelqu'un, un croyant, qui est tellement sincère, qui a un cœur tellement pur et proche d'Allah, et qui connaît Allah, subhanahu wa ta'ala, qui en parlant à une personne, en parlant à quelqu'un, juste en voyant, personne, tu ne connais pas cette personne, c'est la première fois que tu croises quelqu'un et qui vient te faire une demande, qui t'apporte une information, autre chose et que à peine avec les premiers moments, petite discussion, tout de suite tu dis ça c'est quelqu'un qui est personne véridique, ça c'est quelqu'un de sincère, je n'ai pas vu son cœur mais j'ai un sentiment fort à l'intérieur de moi-même que ça c'est quelqu'un de, de sincère. Tu parles à quelqu'un d'autre que tu n'as jamais rencontré. Peut-être même sans lui parler, juste en voyant son visage, tu vas. Il y a quelque chose au fond de toi-même qui va dire quoi Ça, c'est un menteur. Il a le visage d'un, d'un menteur. Quelqu'un pourrait nous dire, mais comment est-ce que tu sautes aux conclusions C'est pas, c'est pas des jugements. Il y a une différence ici entre un jugement de d'ahr, jugement apparent que tu vas dire avec ta langue, ok? On peut pas se permettre par le firas par la simple Firas de dire, lui il est véridique, lui il est menteur, ok? On peut pas, on peut pas dire ça. Peut, Attention les frères, lui son, son visage c'est ce visage d'un menteur, ok? On peut, on peut pas se permettre de le faire, parce que pour ce qui est de ce qu'on dit avec notre langue, Allah nous tient pour responsable, et on doit avoir des, des faits, des preuves, mais Ce n'est pas toujours avec l'épreuve que ça fonctionne. Parfois, il y a quelque chose qui s'appelle des indications, « qara'in ». Et parmi ces « qara'in », c'est cette fameuse « firas ». Tu vas dire rien aux autres. Tu ne peux pas te permettre parce que tu ne sais même pas comment expliquer cette chose. Par contre, tu vas savoir au fond de toi-même que cette personne-là, je ne peux pas lui faire confiance. Vous comprenez Sans l'accuser. Différence ici entre accuser la personne ouvertement Et entre eux, se sentir confortable envers quelqu'un et inconfortable envers une autre personne, ça, ça peut venir de « Al-Firas »« Nourun y'aqdhifuhullahu fiqolubi man yasha » C'est une lumière que Allah Azza wa accorde encore une fois aux croyants qui sont sincères après cette phase-là de clairvoyance. Ça donne naissance à « Al-Firas » et que la personne, elle ne va pas devenir nécessairement infaillible, maçoum comme les prophètes. Non, mais ça va arriver que très souvent dans sa vie, elle va avoir un pressentiment comme quoi cette personne-là, elle va faire des dégâts. Moi, je m'attends à ce que ça va mener. Et après quelques temps, ça va s'avérer que ah, ce que je pensais de cette personne, c'est vrai. Vous comprenez Et que cette personne-là, je vois du bien en cette personne. Je pense que cette personne-là, je devrais l'aider. Et qu'avec le temps, ça va ne faire que ça va confirmer mon, mon pressentiment que j'avais auparavant. Ça y est. Euh, passons maintenant à la prochaine station qui est la station de Al Azm, la station de El Azm, ça veut dire la la détermination. On a parlé de Al l'éveil du cœur. On a parlé de Fikra, la réflexion qui mène à une claire voyance. Mais tout ça, on est dans les connaissances qui est à l'intérieur du cœur. Maintenant, on commence à passer à l'aspect pratique de notre cheminement vers Allah Subhanahu Wa Taala. On passe à la détermination, à la volonté ferme, ce qu'on appelle El Azm. Une question avant de de commencer là. Non, c'est la personne elle-même qui a cette fiorosa. Ok, c'est la personne elle-même qui a cette inspiration, bien cette ce, ce sens de de l'intuition. Ce okay? c'est pas qu'elle le voit en d'autres. Elle pourrait le voir en d'autres. Si elle l'a déjà, elle pourrait le voir en d'autres. Ok, c'est pas une lumière physique. Attention, que okay? c'est pas voir que lui il a une lumière qui l'entoure. Non, il y, y, y a rien de physique. Et ce n'est même pas quelque chose qui s'explique. Tu peux pas, comme ils disent les ulama, Les, les ulama ils parlent de cela ils parlent que parfois il y a certaines formes de science certaines formes de vérité de conviction que tu ne peux même pas exprimer que tu n'arrives pas à exprimer vous comprenez c'est difficile à prouver donc ce n'est pas toute chose et ça c'est une règle importante ici dans la réflexion et dans la logique en général ce n'est pas toute chose qu'on connaît et qu'on sait que c'est une vérité qu'on peut nécessairement exprimer et que parfois ce que moi je ne sais pas Comment exprimer Toi, tu le sais comment l'exprimer. Donc, parfois, c'est de façon qui est relative entre une personne et entre une autre. Mais bref, ici, si on se limite à la question de l'intuition, c'est un sentiment, quelque chose qu'Allah, Azza wa il met dans ton cœur, que tu te sens inconfortable. Pas nécessairement avec des choses envers, ou bien dans ta pratique de la religion, mais même dans les choses de la vie de, de tous les jours. Tu veux faire quelque chose, mais tu vois qu'il y a, tu as comme un pressentiment que ça, ça va être... Risque, c'est un risque trop important. Et tu vas voir avec le temps que ça se confirme. Et ce n'est pas, c'est une expérience. Et une deuxième, et une cinquième, et une dixième, ça devient comme une nature de la personne. Ce n'est pas toujours que ça fonctionne, mais ça fonctionne très très souvent. Ça c'est, nous c'est une lumière qu'on Azza wa Jal, il accorde à celui qui est sincère. Oui, Akhi. Oui. Mm -hmm excellente question donc comment faire la distinction ici entre le firas entre cette fameuse inspiration et entre les wasawis de shaytan ça veut dire comment dire dit euh, whis whispering wasawis chuchotement de shaytan okay, comment faire différence entre ce qui vient d'Allah et entre ce qui vient de de shaytan c'est pas toujours la réponse n'est pas toujours tout de suite okay? ça ça vient d'Allah ça ça vient de shaytan mais on a des repères Première chose, qu'est-ce que ça nous demande de faire Qu'est-ce que ça nous donne comme idée Nour qui vient d'Allah Azza il nous pousse vers le bien. Un nour, une lumière qui vient d'Allah Azza ne va jamais nous pousser à désobéir à Allah Azza. OK Par exemple, il y a des gens, ils veulent faire un projet. Ils veulent faire un projet de de haram, veut gagner de l'argent avec le haram. Il te dit non non Euh, j'ai beaucoup hésité après ça J'ai fait istikhara, j'ai fait la prière, consultation Mais là, là je vois que mon cœur, Il se sent confortable, il y a quelque chose qui me dit ok. Ya, istikhara ne va jamais te dire Fais du mal Parce que faire le haram tu fais même pas de istikhara okay? Ce qui est dans le shara Ce qui est dans la religion dans Que ça c'est une bonne chose Qu'on doit faire Mais ça c'est une mauvaise chose qu'on ne doit pas faire Ça, on le suit. On n'a pas besoin d'inspiration. L'inspiration, elle vient nous pousser vers ce que l'Arz al il a déjà écrit de faire. On peut donner l'exemple inverse. Quelqu'un veut aller au Hajj, veut aller faire le pèlerinage. Il dit J'ai quelque chose dans mon cœur qui me dit comme quoi cette année, si je vais au Hajj, il y a quelque chose qui va m'arriver, un accident, autre chose. Je pense que ça, c'est une fière d'Allah pour que je ne parte pas au Hajj, ok Faire istikhara. Non. Hajj, c'est quoi C'est Ibadah d'Allah Azza wa surtout si ça devient obligatoire sur la personne et qu'il y a les conditions qui sont... Personne, elle doit aller, c'est pas je vais faire istikhara pour voir si je vais, non, je dois aller faire, faire le had. Donc ça c'est un point. Deuxième chose, c'est que l'inspiration qui vient d'Allah Azza wa encore une fois, on ne la prend pas comme délile, ce n'est pas une preuve, c'est un support, ok Et tant que tu prends la chose comme un support, ça ne te gêne pas, même si c'est quelque chose, c'est une nous as souhaité de shaitan, que toi par le manque de ilm que tu as, par le manque de science que tu as, tu vas penser peut-être que ça vient d'Allah Azzaud, mais tant que tu prends ça comme un support et pas comme une preuve, comme on l'a mentionné, je ne peux pas me permettre de faire des jugements finaux sur une personne. Des jugements absolus et de dire aux autres attention cette personne là c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un de bien pourquoi parce que dans mon cœur il y a une peut-être que ça vient de shaitan et c'est sous ou adhan penser du mal c'est clair donc c'est un support ce n'est pas une preuve ce n'est pas un délit déjà ça ça réduit grandement le manque d'erreurs Et toujours se rappeler que le ferasa, c'est pas un mode automatique, ok pas, On n'est pas des prophètes, toujours se rappeler. Il ne faut pas se leurrer de dire « Ah, moi, Allah, il m'a accordé le ferasa, ok ?» Tu obéis Allah, tu cherches la science, tu lis le Coran, tu fais le dhikr d'Allah, ainsi de suite, avec l'espoir et avec la connaissance que le plus que je fais de cela, je me rapproche d'Allah, « min ghayri takallufin »,« sans m'efforcer, Allah, azawajal », Il va m'aider dans mes décisions avec une sorte de, de furasa. Mais il n'y a rien qui me dit que moi je suis quelqu'un qui a le ferasa, Ok Écoutez les amis, moi j'ai le furasa, ok Je vais mettre mon furasa en mode on et là ça va... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui. Oui. Allez, prenons cet exemple. Le frère, il dit, si c'est entre les deux, si c'est pas faire le pèlerinage, c'est entre les deux. Quelqu'un te demande un emprunt d'argent, te demande de l'argent. Aide-moi, mon frère. J'ai besoin que tu m'en prêtes parce que, que, que, que, tu, que tu me prêtes de l'argent. j'ai n'ai pas d'argent. J'ai un besoin actuellement. Alors le frère, j'ai quelque chose dans ma tête qui me dit, hmm, je ne devrais pas le faire confiance à cette personne je ne devrais pas faire confiance à cette personne alors comment savoir est-ce que ça, ça vient de Shaitan ou bien ça vient d'Allah Azzaud alors il y a plusieurs choses ici c'est que de un, ça m'arrive à quelle fréquence moi, est-ce que si à chaque fois que j'essaye d'aider quelqu'un ou bien très souvent quand j'essaye d'aider quelqu'un j'ai quelque chose dans mon cœur qui me dit ah attention peut-être il ne faut pas j'ai un pressentiment, là il y a un problème ok, donc là c'est confirmé que j'ai dans mon naf quelque chose qui est réticente envers le bien, vers amalou C'est de un. Si, habituellement, je donne à droite et à gauche, mais là, je vois qu'envers cette personne, j'ai comme un sentiment spécial, alors là, il faudrait se questionner. Ça C'est la première chose. Deuxième chose ici, c'est, comme on a mentionné, « El Firas, ce n'est pas une preuve finale. » Donc, que tu te trompes ou que tu ne te trompes pas, ce n'est pas grave. Parce que dans les deux cas, si tu empruntes à cette personne, tu vas prendre le risque, tu vas dire, « Moi, j'ai un pressentiment, mais quand même, je vais lui emprunter de l'argent. » Et qu'après ça, la personne ne te ne te retourne pas d'argent, alors imagine quoi, guess what Peut-être que la récompense sera encore double auprès d'Allah Azzaud pour le bien que tu as fait. Comme ils ont dit certains ulemas, من خداعنا بالله إن خداعنا له Celui qui essaye de nous avoir par le nom d'Allah parce qu'on a pensé du bien de lui on pense que c'est quelqu'un. On veut s'efforcer à penser du bien. Je ne veux pas faire ce so odhan. Alors, خداعنا له on va, on va jouer à quelqu'un, on va jouer au naïf. Okay? On va jouer au naïf pourquoi Pas parce qu'on est au naïf mais... Pour Allah, Zod. Pour Allah. Parce que je, viens, je veux que mon cœur, je ne veux pas que mon cœur devienne un cœur qui est malade et qui toujours y a des doutes sur, sur les personnes. Encore une fois, ce que ça m'arrive souvent, ou bien c'est une fois, j'ai un sentiment envers cette personne en particulier. C'est clair. Et de l'autre côté aussi, si je m'empêche de lui emprunter de l'argent, parce que je dis, j'ai un sentiment dans mon cœur, alors je n'ai pas fait quelque chose de, de mal. parce Ce n'est pas obligatoire pour moi de lui emprunter de l'argent. Et à la place, je pourrais remplacer ce hash, cette récompense, que la prochaine fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui me demande de l'aide, je vais l'aider, même si c'est avec de l'argent, si je sais que cette personne-là, c'est une personne qui est sincère ou qu'il mérite ou autre chose. Voilà. Non. Donc, encore une fois, sans, faut pas, quand, quand on parle de ce genre de concept, et ainsi de suite, ça ne doit pas faire partie de notre réflexion. Okay ce n'est pas, pas un délit. Un délit, c'est différent. Preuve. C'est différent. Je dis, ah, dans cette situation, c'est quoi le hadith qui s'applique Il faut penser. C'est quoi ayah du Coran qui s'applique al fera ça, ce n'est pas un délil. C'est un don d'Allah, Azza wa N'y pense même pas. Si tu la mérites, Allah, il va te la donner. Ça va venir de façon naturelle. Donc, tu n'as pas t'efforcer à dire, est-ce que ça vient d'Allah ou ça vient du shaitan Pense seulement à ce qui est bien, ce que Azza wa Jal, aime. Allah, Azza wa Jal, il va te pousser vers le bien de ce bâton, ainsi que que dans là. Okay. On va avancer. après, on va revenir avec les questions. wa qasd irada ala Allah. Après la clairvoyance, la personne elle passe à la décision ferme de commencer le voyage vers Allah. Le cheminement vers Allah subhanahu wa taala. fi safar wa al il al ma'ad, La personne elle commence à se préparer. Pour son voyage, donc là c'est un voyage, c'est un voyage au sens réel, ce n'est pas, un... pas au sens figuré, c'est un voyage. On est dans cette vie du bas monde comme... comme des voyageurs, on est des voyageurs au fait. On est des voyageurs parce qu'on va passer de cette vie du bas monde vers la vie de, de l'au-delà. Et tout comme un voyageur, il parcourt des stations, un village à la fois, un village à la fois, après ça une grande ville, après ça un autre village, jusqu'à ce qu'il arrive à destination... Nous aussi, malgré nous, qu'on le veuille ou non, c'est qu'à chaque seconde de notre vie, à chaque moment de notre vie, on avance vers notre mort, on avance vers l'au-delà. On ne peut pas faire un arrêt, on ne peut pas revenir en, en arrière. On est en voyage. Mais là, le voyage pour le croyant, c'est un voyage vers l'au-delà. Ce n'est pas seulement un voyage forcé par le qadar, par la réalité de la vie. C'est le voyage du cœur qui voyage vers Allah, subhanahu wa, Ta'ala. Alors il commence à se préparer pour son voyage, à préparer Z, Z c'est baraklor. Euh, c'est les provisions, ok? C'est les provisions. Donc, tout comme un voyageur, il va prendre avec lui de l'eau, de la nourriture, des vêtements, ainsi de suite. Ça c'est la provision, provisions, pour notre voyage, pour l'au-delà, ce qui va nous servir le jour dernier. Ça veut dire nous. Nos bonnes oeuvres, relations, et ainsi de suite. Allah Azza wa nous parle des provisions dans un verset de Coran. Qui peut nous, nous mentionner le verset Barakallahu. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ Al-Taqwa. Allah Azza wa dit, تَزَوَّدُوا, amassé les provisions. Les meilleures provisions, c'est quoi Taqwa, crainte d'Allah Azza wa Qui pourrait nous dire pourquoi hmm? Ça évite de faire les péchés, très bien. Une base solide sur laquelle tu reposes, excellent, Barakallahu Fik, n'aim. Allah Azza wa Jal, il est avec ceux qui sont mutaqid. Allah Azza wa Jal, il est avec ceux Allah est avec toi, Très bien, donc on a besoin lors de notre voyage de, de provisions qui nous aident à faire face aux épreuves. Et taqwa d'Allah Azzawajal, ça nous aide à faire face des épreuves. Okay? Donc tout cela est en oh, bref, si on veut prendre un exemple, encore une fois, de la vie pratique. Les gens habituellement, ils font des provisions. Alors imaginez si on annonce, si on va annoncer, on va commencer, tous les médias vont commencer à parler. Un, une crise économique qui s'en vient dans quelques mois et telle chose, qu'est-ce qui va arriver Est-ce que le comportement des gens va rester le même comportement des gens va changer bien sûr tout dépendamment de la nature de cette crise que tout le monde est en train d'annoncer il y a des gens qui vont vendre leurs actions il y a des gens qui vont acheter de l'or et le mettre à la maison si c'est une crise sérieuse il y a des gens qui vont acheter de la nourriture non périssable et la garder à, à la maison il y a des gens qui vont changer de domaine d'études il y a des gens qui vont fermer leur commerce et co commencer à investir ailleurs et ainsi de suite donc Ça, c'est les provisions que les gens, ils font. Mais est-ce que le monde est stable Est-ce que le monde est constant Le monde est très changeant. Quelle est la nature de cette vie du bas-monde C'est que le monde est très changeant. Si vous voulez avoir une idée, on ne va pas entrer dans les détails, vous pouvez avoir l'idée par vous-même, parce que ça, c'est important. C'est pour ça, si on revient ici à la clairvoyance, comme c'est mentionné aussi dans tu T'es d'accord, je pense, le rappel dans ma daire du Salikin ?» l'importance d'apprendre de l'histoire, l'histoire de l'humanité en général. subhanahu wa ta'ala. Si on parle du monde moderne auquel nous on est habitués, le monde industriel, on ne parle pas des gens qui vivent dans des tentes et sur des chameaux et ainsi de suite. On parle du monde auquel nous on est habitués. Revenez quelques années en arrière et lisez, étudiez, faites des recherches sur comment est-ce que l'Europe vivait avant et après les deux grandes guerres. Première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale. Comment est-ce que les gens vivaient dans tellement de confort, il y avait des gens qui étaient riches et ainsi de suite, et que soudainement il y a quoi Il y a un grand événement, une toute puissante guerre qui vient tout changer, qui ravase des qui rase des, des, des villes tout entières, qui détruit des familles, qui fait en sorte qu'il y a des gens qui, qui étaient tellement riches et qui deviennent quoi réfugiés qui deviennent malades, et des personnes qui meurent par des centaines de milliers dans des maladies et des pandémies, ainsi de suite. Alors ça, c'est la nature changeante de la vie du bas-monde. Le <médicatrice> dunya ne va jamais être stable. Vous savez, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont pauvres. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont quoi Riches. Les, deux, les personnes qui deviennent très très riches, et qui ne croient pas en Allah Azza wa bien sûr, on ne parle pas du mou'min, mais qui ne croient pas en Allah Azza wa ils ont beaucoup de craintes. C'est quoi leur crainte De tout perdre. Ils ont tellement de confort, ils ont des millions, ainsi de suite, mais ils ont peur de, de, tout, de tout perdre. Vous connaissez tous les histoires, surtout les personnes très très riches, okay? des multimillionnaires, des milliardaires, ainsi de suite. Alors là, ils commencent à mettre leur argent à travers des banques, à travers le monde. Essayer d'avoir des papiers dans différents pays, des maisons dans différents pays. Ils se disent, si quelque chose arrive ici, je vais partir là-bas, ainsi de suite. Mais il n'y a, a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse qui est satisfaisante. Il n'y a pas de protection totale. Mais Allah Azza wa Jalla, il dit, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ zadi at-taqwa. La meilleure provision que tu peux emporter avec toi dans cette vie, dans toutes les situations, là où tu es, c'est quoi C'est Lakhanet då Allah سبحانه هو تعالى والتجرد عن عوائق السفر وقطع التي تمنعه من الخروج. Allez écoutez bien ça et vous allez nous aider en avec des réponses. Ça c'est très intéressant. من عوائق السفر. La personne commencera à se löper. وعليكم السلام ورحمة الله. Se libérer de avancerade avancerade avancerade avancerade avancerade avancerade avancerade Les il y a des obstacles à ton voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala, et couper les liens qui t'empêchent d'avancer vers l'azoud, qui te gêne dans ton voyage. Qui pourrait nous donner un exemple ici Avant tout, pourquoi est-ce qu'on parle des obstacles du voyage Pourquoi est-ce que c'est important de parler des obstacles du voyage C'est des épreuves. les épreuves pourraient venir lors du voyage. Mais si on parle du début du voyage, déjà, dès le début, tu dois faire Il y a des obstacles et il y a des liens nocifs aussi. Avant, avant de revenir aux exemples. Imaginez aujourd'hui quelqu'un qui, qui part en voyage. Okay? Donc, un voyage très simple. Quelqu'un qui va voyager par bus ou par euh, train ou par avion, autre chose. Si on prend l'exemple des, des avions, on sait déjà qu'il y a Une limite de poids okay, dans le bagage qu'on peut porter avec nous. Donc habituellement, qu'est-ce que les gens vont faire Dans bien des cas, c'est quoi Prendre le nécessaire, mettre leur valise sur une balance, et là ils essayent de voir, mais là, de plus que c'est lourd, le plus que tu dois prendre des, des décisions. Est-ce que vraiment je dois emmener cette chose avec moi C'est trop lourd, ça me prend beaucoup d'espace, on enlève Après ça, on l'enlève. Et on s'efforce à garder l'essentiel. Ça va rendre aussi notre voyage pénible, le plus que de bagages que nous avons, le plus que ça va rendre l'expérience en tant que telle. quoi, Pénible, difficile, parfois c'est couper les liens, couper les liens. On est dans un pays d'immigration ici, on sait qu'il y a des centaines de milliers de personnes, si ce n'est pas des millions de personnes à travers l'histoire de ce pays qui sont venus d'autres pays. Beaucoup de ces personnes, la majorité de ces personnes, quand ils commencent un processus d'immigration, est-ce qu'ils disent comme ça « Oh, on va immigrer vers un autre pays ». Est-ce que c'est une décision comme ça Juste ach acheter un billet, prendre des bagages et partir Non. Là, il faut fermer, il faut couper des liens. C'est quoi ces liens Les liens, c'est… On ne parle pas de couper les liens avec ta famille dans, dans le sens où tu ne parles pas avec tes proches. Non, on ne parle pas de ça, ok Mais on parle… Quelqu'un qui avait un compte bancaire sur lequel il y a des frais, ainsi de suite, il va le fermer. Quelqu'un qui avait des dettes envers telle personne, alors il faut rembourser des dettes pour qu'il n'y ait rien qui, qui me gêne. Une fois que je pars là-bas, je vais commencer une nouvelle vie. Quelqu'un qui a un commerce, il va le fermer. Je vais dire, je vais prendre tout mon argent et je vais partir. J'ai maintenant une destinée. C'est une vision qui est unie. Comprenez, c'est un objectif clair. Ici, c'est la même chose. Celui qui voyage vers Allah, voyagez vers Allah, subhanahu wa avec des liens nocifs, avec des obstacles, ce n'est pas la chose la plus idéale. Alors notre frère, il a donné comme exemple, quoi mauvaise fréquentation. mauvaise fréquentation, excellent exemple. Donc ça, c'est parmi les plus importants obstacles à notre cheminement vers l'azote. Combien de personnes commencent vers leur cheminement vers l'azote et qu'après ça, Yen commencent commence à revenir en arrière à cause de quoi à cause des mauvaises fréquentations. Parce que, as Sahib ou Sahib, dit dans la langue, Sahib, l'ami, c'est quelqu'un qui te tire, il va toujours te tirer vers lui. Si tu as un mauvais ami, mauvaise fréquentation, lui, il fait son cheminement vers Shaitan et toi, tu veux faire ton cheminement vers Lazodel. Toi, tu avances, mais lui, il essaie quand même de te tirer vers vers l'arrière. Et à chaque moment que tu perds un peu de faiblesse et de volonté, tu vas prendre un peu de... Tu vas prendre la chose à la légère, qu'est-ce qu'il va faire Il va te faire revenir en, en arrière. Donc la fréquentation, elle est extrêmement importante. Qu'est-ce qu'on a aussi comme exemple Les mauvaises habitudes, excellent. Donc, les mauvaises habitudes, Donc ça dépend de la personne en tant que telle, chacun a des mauvaises habitudes. Mauvaises habitudes, ce n'est pas quelque chose de, qui va s'enlever du jour au lendemain, okay? dépendamment des habitudes de la personne. Mais c'est pour ça que le cheminement vers Allah, c'est tout un travail. C'est tout un travail parce que ces mauvaises habitudes, ça va être des habitudes qui vont empêcher la personne de faire sa salette ou bien de faire lire le Coran et deux, et deux, et deux. Qu'est-ce qu'on a aussi À fond? L'intention, dans, dans quel sens? Très bien, donc ça c'est plus la compréhension de la nature du chemin en tant que tel. Okay? Très très bel exemple aussi, c'est de vérifier l'intention avant le départ, au début du chemin, de vérifier, de s'assurer que l'intention elle est bonne. De, que l'intention elle est bonne. Combien de personnes, vous savez, il y a des gens qui pratiquent l'islam, mais il y a Il y a, si, si on peut imaginer que les personnes qui pratiquent l'islam, qui pratiquent leur religion, qui pratiquent leur foi, c'est comme un cercle comme ça, c'est comme un ballon. Il y a un tour comme ça, un cercle à l'extérieur qui orbite. Ça, c'est les personnes, les visiteurs, qui viennent visiter la pratique de la religion du dîn pendant six mois, un an, et ils, ils partent. Okay? Ça, c'est les personnes qui n'entrent pas à l'intérieur. Entre autres, et parce que beaucoup de ces personnes-là, au début, ne sont pas sincères. Ils veulent suivre la vague. Il veut suivre la tendance. Il y a beaucoup de mes amis qui pratiquent la religion et faire la même chose. Mais là, dès que je perds mes amis ou que je trouve d'autres amis que j'aime mieux, la personne va quitter la pratique de, de sa religion. Alors, voilà une astuce, l'astuce du jour. Parmi les meilleures choses qui t'aident, InshaAllah al-Zawodjal, à rester sur le chemin d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, Et à rester sur le chemin de l'islam, c'est de te programmer, de faire une, un principe dans ta tête, dans ton esprit, pour qu'il soit clair. Tu vas te dire, si ça arrivera un jour, en théorie, ça ne va pas arriver, mais si tu, vas, tu vas dire comme ça. Si tu vas, tu vas dire, si ça arrivera un jour, lors de ma vie, que je vais être le seul croyant sur cette terre, le seul musulman, je vais quand même continuer à adorer Allah, comme si rien n'a changé. Même si tout le monde va quitter l'islam et que je vais être celui, le seul qui pratique l'islam, je vais continuer à pratiquer l'islam jusqu'à ce que je rencontre Allah Azzaud. C'est clair Comme ça, ton islam, ta pratique, ça va devenir une foi qui est indépendante des gens. C'est entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une fois à cause de tel, et à cause de tel, et de fulana, ou fulane foulana, fulana, ok Ce n'est pas une, une fois il y a des gens, il faut leur foi, leur iman. Euh, mon iman, il, il, il, il est lié à mes amis. Mon iman, il est lié à, à tel cher, ok C'est le cher, c'est besoin de, de tel cher pour me ressourcer. J'aime comment il parle, j'aime ses vidéos sur Internet, autre chose. Et un jour, bon, il découvre que ce cher-là, il n'était pas si... si, si euh, si pratiquant ou bien si idéal que ce que lui il pensait ou bien que ce sheikh il va changer ou autre chose et pour cette personne-là ça va être quoi? Le choc. que ça va être la surprise? Fitna dans sa religion, dans son iman. Et eh bien ça c'était à cause du fait qu'au début tu as lié ta foi à, à quelqu'un, à une personne. Fais en sorte que ton iman, ta relation avec Allah Azza wa qu'elle soit pleinement indépendante. Elle ne dépend pas du fait que le message il est rempli ou qu'il est vide. Qu'il soit rempli ou qu'il soit vide, toi tu es toujours là et tu es un abdel serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. <tousse> <tousse> Car cela va pousser la personne dans son cheminement sans arrêt, sans hésitation et sans même de raison et de justification autre que la servitude. La pour Allah, comme notre frère il dit, pas par ostentation ou bien par le fait d'avoir une mauvaise intention. De sorte à ce que tout, à chaque fois que la personne, elle va faire face à un empêchement, à un obstacle sur son chemin, et eh bien la personne, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va couper, elle va enlever cet obstacle. Dans la vie en général, il y a des personnes qui avancent et dès qu'ils voient un obstacle, ils font quoi? S'arrêtent et reviennent en arrière. Okay? Dans les projets, dans la vie en général. Et il y a des personnes qui, à chaque fois qu'ils font face à un obstacle, ils vont faire quoi? Ils vont penser à comment enlever cet obstacle, dépasser cette, cette étape. Qu'est ce qui fait la différence entre les deux personnes selon vous? Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide d'enlever les obstacles et il y a une personne qui décide que lorsqu'il y a un obstacle, je vais revenir en arrière, je m'arrête, j'arrête le projet La motivation, c'est la volonté. Okay? Et c'est de ça qu'il est en train de nous parler ici. C'est Al-Azm, celui que dans son cheminement vers l'asme, il s'arrête lorsqu'il y a des obstacles, il fait un arrêt total et juste après, il va commencer à revenir en arrière. C'est parce que la volonté n'était pas ferme et sincère au début. Celui qui a commencé avec la bonne volonté, celui qui a commencé en réalisant que comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, le jour dernier, il va avoir des prophètes qui vont venir auprès d'Allah, le jour dernier, « wa ma'ahu ahad radul wa radulan »« wa laissa ma'ahu ahad »« qu'il va y avoir des prophètes qui vont venir » Et qu'auprès d'Allah Azza wa ils vont venir avec une nation. Une nation, leur nation, c'était qui C'était une personne qui les a suivis. Il va y avoir des prophètes qui vont venir auprès d'Allah Azza wa avec une nation qui compte à l'intérieur sa population qui est égale à zéro être humain. Il n'y a personne qui l'a suivi. Vous comprenez Mais c'est un prophète, un noble prophète d'Allah Azza Il a transmis le message d'Allah. Il a fait de son mieux. Celui qu'Orbaïl guide, après ça, il est guidé. Celui qu'Orbaïl ne guide pas, il est, il est égaré. Alors c'est celui, c'est une personne, le croyant ici qui a l'asme, qui a la volonté, qui cherche la science. Pourquoi il cherche la science Pourquoi est-ce qu'on cherche la science Pourquoi est-ce qu'on cherche, est qu cherche à apprendre notre religion Li C'est pour faire quoi Pour se purifier le, le cœur et, et se parfaire. Ça c'est l'objectif de l'ilm. La science en islam, c'est pas toute science qui est bonne. Il y a une science qui est bonne en elle-même, mais mauvaise de par l'intention de la personne, et il y a une science qui est mauvaise en elle-même, regardless, sans voir c'est quoi l'intention de la personne comme la sorcellerie par exemple, ça c'est ilmoun, c'est une science qui est nocive, ce n'est pas une bonne science à apprendre, que tu aies la bonne intention ou la mauvaise intention, mais il y a d'autres sciences, d'autres formes de sciences, qui sont bonnes en elles-mêmes, mais qui pourraient être mauvaises, parce que la personne elle a la mauvaise intention, comme les ulama, ils ont dit, celui qui cherche la science pour Allah, la science elle est simple, Celui qui cherche la science pour les gens Elle va devoir travailler très très dur Parce que les gens ne sont pas faciles C'est clair Tu cherches la science Tu cherches à connaître la jurisprudence en islam La salate Tu cherches à le faire pour Allah Pour bien faire ta salate Et être le plus que possible Comme le prophète dans sa prière Pour avoir la meilleure récompense Facile Et Allah Azza wa il va t'aider Tu cherches à apprendre la jurisprudence de la salade pour débattre avec les gens et pour que lorsque quelqu'un te dit mais ça c'est un hadith qui est rapporté par qui tu vas dire non mais je connais par cœur il est dans Boukhari et là s'il si me dit une autre question sur un autre hadith et qu'il y a l'opinion des malikites et de Hanafites et tout, moi il faut que je sois préparé à lui répondre. Alors là il faudra travailler très très dur parce que les gens ne sont pas facile, ils vont toujours te poser des questions et des problématiques qui te dépassent. Donc ici la science elle doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la motivation. ويقصد اجابه دعاء d'avoir la volonté ferme aussi de de mettre en pratique L'ordre d'Allah À chaque fois que Allah subhanahu wa taala, il nous appelle. Qu'on est là pour répondre de façon favorable. Fa inna fi kulli min al lil-iman biha wa Parce que dans chaque question de la foi, écoutez bien ça, dans chaque aspect de notre foi, il y a deux appels. L'appel de connaissance à connaître ce point et l'appel d'action à mettre en pratique cet aspect de là religion. Bien de notre foi qu'on vient d'entendre Donc on va finir avec ce point إن شاء الله عز sans trop tarder. Il nous dit ici pour ce qui est de الأسرار والحكم. C'est quoi الأسرار والحكم C'est les secrets et les raisons, la sagesse derrière. Écoutez, ça c'est un point très très important aussi pour ce qui est de nos jours. Lorsque Allah il nous dit faites telle chose, ne faites pas telle chose, qu'est-ce qu'on doit faire nous hmm? Suivre les commandements. Ça na waata. On a entendu, on a pratiqué. Il n'y a pas d'étape intermédiaire qui dit Mais pourquoi Vous comprenez L'étape intermédiaire, pourquoi Why? Et ça, c'est très présent dans la culture, dans notre culture, la culture du monde aujourd'hui dans lequel on vit. On est tellement habitué à toujours se poser la question, pourquoi Même les enfants de nos jours, ce n'est pas comme les enfants il y a de cela quelques décennies, okay? il y a de cela quelques décennies à peine. Les enfants, lorsque leurs parents ils disaient, leur disaient, faites telle chose, ils vont dire, je vais mettre, je vais écouter, je vais obéir à mon père ou bien à ma mère. Aujourd'hui, même les jeunes enfants, la première chose, mais pourquoi Pourquoi Why? Why? Ok? Quand on parle de la religion d'Allah Azzawajal, entre l'information qu'on reçoit, entre le ilm, la connaissance, et entre l'exécution, il ne doit pas y avoir de pourquoi. Le seul pourquoi qu'on peut avoir, c'est Si ça vient à travers une personne, on peut demander pourquoi, ça veut dire quelle est ta preuve, d'où est-ce que tu as amené ça On ne suit pas des êtres humains à l'aveuglette. Okay, J'ai le droit en islam, si quelqu'un me dit ça c'est interdit, tu n'as pas le droit de le faire. J'ai le droit en islam de lui dire d'où est-ce que tu as amené ça Est-ce que c'est dans le Coran Est-ce que c'est dans le hadith du prophète Est-ce que c'est une opinion qui se respecte de, de savants respectables, de ulama, ainsi de suite Si il me dit « Non, non, parce que moi j'ai décidé. » Je n'ai aucune obligation à le suivre, si ce n'est pas un alim un de confiance, une personne de science de confiance. Mais une fois qu'on sait que ça, c'est le hukm d'Allah Azzaud, c'est un commandement, c'est ce qu'Allah Azzaud dit, aime qu'on fasse ou bien qu'on ne le fasse pas, on n'a pas le droit, avant l'application, de se demander pourquoi. On applique, après ça on demande pourquoi. Parce qu'idéalement, si on arrive à savoir pourquoi, eh bien, qu'est-ce que ça va faire Ça va raffermir notre, notre imam. Comme Ibrahim, alayhi salam) il a dit وَلَاكِلْ qalbi, قَلْبِي لِيَطْمَئِنَّ qalbi ». Alors, il y a des gens pour, lequel, pour lesquels tu dis euh, il va te dire, si on prend des questions qui reviennent toujours acheter une maison avec riba, avec des intérêts. halal ou c'est haram C'est haram. Pourquoi c'est haram Parce que c'est riba et et parce que Allah il a dit que riba, riba c'est c'est interdit. Ok En passant, ça c'est le travail du savant. Ok Après cela, un savant, un alim ou un shir n'a aucune obligation à continuer la conversation avec toi pour te faire des je sais pas moi des des calculs économiques, un tableau comparatif que tu vas gagner à long terme, ça c'est pas son travail. Responsabilité du alim, ballard. Dès que le savant, il t'a donné la fatwa hukm d'Allah Azza wa avec la preuve, il peut faire ça en deux minutes, et là tu vas dire, mais il y a une deuxième opinion, il y a certains ulama. Ça, c'est pas le travail du savant, ok S'il le fait, c'est un plus, parce qu'il veut il t'aider, veut il, veut, il veut du bien pour toi, il veut t'encourager à suivre le message d'Allah Azza wa Mais à la base, tu vas pas dire... Mais je veux comprendre pourquoi moi, parce que si, comme certains vont dire, mais si les musulmans ne vont pas acheter des maisons, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres alternatives, ça veut dire qu'on va tous être locataires, ça veut dire que tout notre argent il va aller pour les non-musulmans, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ok. Là on est entré dans « Samirna wa Asayna ». Là on est en train de débattre avec Allah Azza wa Jalla. « Wallahu wa antum la ta'alamua ». Si c'est une question de ijtihad question qui est sujette à débat, à déduction des savants, oui ça c'est autre chose mais si on parle d'une question claire dans le livre d'Allah Azza wa hukm clair d'Allah Azza wa si Allah il dit quelque chose qu'on comprenne le pourquoi ou qu'on ne le comprenne pas on exécute et après ça on peut se permettre bien sûr de chercher si on peut trouver, certaines personnes vont trouver, d'autres personnes ne sont pas n'ont pas assez de science pour trouver la réponse si on peut trouver la réponse qui nous permet de raffermir encore plus notre foi et d'avoir une motivation, volonté encore plus forte, parce que là je suis encore plus convaincu. C'est clair? Est-ce que ce point-là il est clair? Wahah? Naam. Fa'innahatadrū ila الاجلال فالامر يدعو الى الامتثال وما تضمنه من الحكم والغايات تدعو الى المعرفه والمحبه parce que le commandement c'est pour le c'est pour l'exécution l'obéissance après ça le pourquoi avoir la réponse pour le pourquoi ça c'est pour le ijlal, pour aimer Allah azza wa jall encore plus et faire encore plus confiance à Allah azza wa jall et se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure Il nous reste une petite section ici sur l'azm qu'on va laisser pour la prochaine séance, qui va être sur l'azm, ainsi que sur l'autocritique ou bien l'auto-évaluation. Est-ce qu'il y avait une question Il y a des questions avant de finir, Inch'Allah. Pas de questions Fadalakhi. Shaitan, n'a. بالفراسة. بالفحشة. نعم. أحسنت بارك الله فيك. نعم. هل تخطخ؟ نعم. Så här. Hälsat, bärga Allah för. Ja, då kysse. Så här. Då, kysse. Kommer det främre man som läs i Shaitan, Allah Azawajal och Shaitan. Det är vad som Shaitan. Det är som i den här texten. Och såsom i Sallallahu alaihi wasallam att vad som Allah Azawajal är de la euh, de la comment on peut dire du pardon d'Allah subhanahu wa taala du fardle des bienfaits d'Allah subhanahu wa taala une promesse du bien pour l'avenir que si tu vas faire le bien tu vas avoir le bien et Shaitan il fait quoi Shaitan son message c'est le le contraire c'est un message négatif toujours Shaitan il a tendance il essaye de faire amplifier nos nos craintes mais seulement amplifier nos craintes quand on fait Quand on fait le bien, que ça c'est un signe entre autres. Si quelqu'un est très craintif envers les bonnes initiatives et pas du tout craintif envers les mauvaises initiatives, ça c'est un, un signe très très fort que la personne elle suit Shaitan. Il y a quelqu'un qui est craintif de sa nature, il y a un problème de peur, il ne veut pas prendre les risques dans toutes les situations, dans le bien ou dans le mal. Ça c'est un problème ici de personnalité. Ça peut s'ajuster bien sûr, ça se travaille, mais il y a pire... Il y a celui qui est craintif envers le bien. Quand il veut faire le bien, il, il craint de se faire avoir. Il craint que je vais, si je donne une sadaqa, qu'est-ce qui va arriver ici, peut-être. Euh... Mais quand il veut faire le mal, personne, elle avance, ne se demande pas de questions. Alors ça, c'est un signe que c'est le shaitan qui contrôle tes, tes décisions. C'est clair. Et faire une sadaqa, il se demande, mais est-ce que vraiment c'est un pauvre Est-ce que vraiment ça va arriver au pauvre Et là, à chaque fois, il se demande mille et une questions. Et lorsqu'il va dépenser pour la dunya, pour des choses futiles, il est prêt à mettre de grands montants et c'est prouvé que il se fait ou elle se fait avoir plusieurs fois, tant après autre. Ça c'est un très fort signe que le shaital il contrôle une grande partie des décisions de cette personne. Na, na Marie. Bonne question ici. Des astuces de motivation. La motivation, bien sûr, si on parle ici du, mal, du bien, dans la ta'a d'Allah, dans l'obéissance d'Allah, il y a plusieurs choses. Première chose, la chose la plus importante, c'est l'intention. Il n'y a pas plus fort que l'intention. Il n'y a pas plus puissant que l'intention, que l'an-niya. Celui qui a la bonne intention, il va toujours finir par continuer sur le chemin même si la personne elle est affaiblie parfois c'est normal, on est des êtres humains la foi elle monte et elle descend même si la personne elle est affaiblie mais celui qui est trop, trop soucieux des autres celui qui est trop soucieux des, du regard des autres, du jugement des autres je veux que les gens pensent du bien de moi, je veux prouver aux autres que moi je réussis ainsi de suite que ça c'est parmi les pires choses faut essayer faire de notre mieux pour enlever ça complètement de notre vie Tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour Allah Azza et après ça pour, pour toi-même. Pas pour plaire et pour satisfaire aux autres, vous comprenez Parce que, encore une fois, les êtres humains, les gens sont durs, ça c'est la réalité humaine. C'est dur de satisfaire aux gens. Et de ce fait, celui qui est trop sensible au jugement des autres, il va s'affaiblir très très facilement comprenez donc la question de aniyah An avant tout deuxième chose bien sûr c'est de demander l'aide d'Allah azza faire toujours beaucoup de doua dans les adhkar du prophète sallalahu alayhi wa sallam, nous avons appris dans les doua na'oudou billahi min al'ajz wa min al-kasal demander à Allah ça c'est dans le doua authentique du prophète sallalahu alayhi wa sallam, dans lequel on demande à Allah azza de nous préserver de la paresse OK de la paresse la paresse c'est pas bien pour nous mais al'ajz wa Et que ça, c'est entre les mains d'Allah Azzawajal. Si Allah Azzawajal, il veut enlever ça de ta vie, il enlève ça de ta vie, subhanahu wa ta'ala. Autre chose, la bonne fréquentation. Être avec des personnes motivées, qu'est-ce que ça donne La motivation. Être avec des personnes qui ne sont pas motivées, qui ne voient encore une fois que du mal dans les bonnes initiatives, que non, il y a trop de risques, il y a trop de problèmes, je ne sais pas, toujours hésitante, qu'est-ce que ça fait Donne Croyance dans le qadar, renforcer notre foi en le qadar d'Allah Azza wa en le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce qu'il y a de bien, il va nous arriver. Ce qu'Allah Azza wa a écrit, ça va nous arriver. Que c'est quelque chose qui est inévitable. Plusieurs personnes comprennent le qadar l'inverse ici. comprendre le qadar, ça veut dire, ah si c'est déjà écrit, je vais m'asseoir. Non, le qadar, si tu le comprends vraiment comme il est dans le Coran, dans la sunna du prophète, le qadar, c'est là pour t'encourager. Te, Comprenez, ça te pousse en avant parce que tu sais que si tu fais le bien, c'est écrit dans le Qur'an que le bien mène vers le bien. illa al Wallahu la C'est une loi dans le qadar, dans le destin d'Allah Azzawajal, comme on l'a dit auparavant. Le qadar d'Allah n'est pas aléatoire, ce n'est pas quelque chose d'anarchique dans laquelle il n'y a aucune logique. Okay? Allah Azzawajal nous a déjà expliqué c'est quoi les sunam, c'est quoi les règles dans, ce, dans cet univers, qu'il a établi dans cet univers. Que celui qui fait le bien, le bien va te mener vers le bien. Donc celui qui a confiance, qui croit en le qadar d'Allah, il n'est pas hésitant, hésitant lorsqu'il s'agit de faire... Le bien, ce n'est pas comme celui qui ne croit pas en le « qadar » d'Allah. Il dit « Je fais le bien, mais si j'ai si sous, qu'est-ce qui va arriver okay? ?» euh, Un autre point important aussi, c'est qu'une partie de la motivation dépend de la patience de la personne, du « sabre » de la personne, parce qu'il y a la motivation tout de suite, du début, mais la motivation la plus dure à avoir, c'est quoi C'est la motivation sur le chemin, au quotidien, ce n'est pas au début. Au début, c'est facile, mais c'est lors du chemin. Et ça, ça dépend du degré de la patience de la personne. Pour développer la patience, ça c'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi sallam, sabru bi Que la patience, elle vient avec quoi Avec l'effort d'être patient, s'efforcer à être patient. Au début, tu t'efforces à être patient et par la suite tu deviens patient. Comment tu t'efforces à être patient C'est... En essayant des choses qui sortent de ta zone de confort habituellement. Tu sors de ta zone de confort. Mais si ce n'est pas ici dans le cadre, bien sûr, du haram ou bien du, euh, du wadjib, des obligations, si c'est des choses qui sont dans le domaine de l'extra, ne passe pas aussi à, bien au-delà de ta zone de confort parce que ça va être trop dur pour toi, ça va être une axe, là, tu vas revenir en arrière. Alors fais ça étape par étape. Essaye de toujours faire quelque chose que tu n'as pas fait avant, mais quelque chose d'un peu plus... Un peu plus grand, vous comprenez, un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand. Je ne mémorise pas du tout le Coran. J'ai un manque moi, j'ai une faiblesse, j'ai un manque de motivation. J'aimerais ça moi connaître le Coran comme plein de personnes qui connaissent le Coran. Mais moi, je connais pas de Coran parce que ça serait trop difficile pour moi d'apprendre le Coran. Ça me prendrait des des années, beaucoup d'efforts, ça pour devenir un hafid de Coran. Si on prend ça comme comme exemple, mais est-ce que c'est le est-ce que c'est le bon Mindset, la bonne perception des choses à avoir Non. Tu dis, moi, je ne suis pas soucieux dans le temps actuel de devenir hafiz de Qur'an. Si je peux rencontrer Allah Azza wa jal avec quelques souras de plus, ce serait meilleur pour moi. De ce fait, est-ce que je ne pourrais pas mémoriser une ayah par jour, est -ce une ayah par semaine Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, est-ce qu'il y a un musulman qui serait incapable de mémoriser une nouvelle ayah par semaine Une ayah par semaine, un verset par semaine. Est-ce que ça c'est porter des mentales Qu'est-ce que ça prend pour mémoriser une ayah par, par semaine hmm? 5 10 minutes OK avant ton, tu, tu vas couper de ton sommeil 5 minutes tu vas couper de ton sommeil 10 minutes OK il euh, y a des choses tu ne coupes même pas de ton sommeil aujourd'hui on a plein d'outils ainsi de suite tu as un lecteur sur ton téléphone tu vas mettre une ayah que vous téléchargez même le Coran division 1p3 verset par verset là une seule ayah tu vas mettre en loop tu vas l'écouter 50 fois okay. elle va entrer dans ta conscience et ta mémoire malgré toi Et tu fais ça pendant une semaine, et bien après la semaine, tu vas être d'une aya. Après quelques temps, tu vas dire « Si je suis capable de faire une aya, pourquoi pas ?» Deux aya. <rire> Tout de suite, le complet. Pourquoi pas deux aya okay? Donc ça, ça, qu'est-ce que tu es en train de faire ici Tu es en train de... de faire étendre ta zone de confort, de ce qui est régulier, de ce que je pense pouvoir faire. Et avec le temps, rapidement, la personne... Al-khair, comme ils disent, al-hasana, tadlubu, al-hasana, hasana la bonne oeuvre, elle va toujours inviter les autres bonnes oeuvres, ok? Là, les deux ayahs vont amener les trois, ils vont amener une petite surah, ils vont amener une surah moyenne, ils vont amener, et là tu es en train toujours d'avancer et tu avances toujours. C'est pour ça que les ulamas, ils disent toujours, toujours, toujours, le croyant, le vrai croyant sincère, le plus qu'il avance dans sa vie, le plus qu'il devient meilleur et qu'il se rapproche d'Allah Azzaud. Tendance générale, pas calcul fait à chaque minute, à chaque moment, mais en général dans ta vie, qu'à 25 ans tu devrais être meilleur qu'à 20 ans, et à 30 ans meilleur qu'à 25 ans, et à 40 ans meilleur qu'à 30 ans, ainsi de suite. Toujours, ne serait-ce qu'avec un peu de haine que tu as appris de plus, quelques bonnes actions que tu as fait de plus, quelques mauvaises habitudes que tu as enlevées, et tu avances, ça, ça fait augmenter la motivation de la personne. Celui qui s'assoit sur, sa, sur sa chaise et qui dit que tout est difficile à faire, ça c'est difficile, ça je ne sais pas, ça y a trop de choses. Ok Remarquez que ce n'est pas seulement dans le domaine de la foi, même dans la vie de tous les jours. Lisez l'histoire des personnes auxquelles les gens accordent ce caractère du succès. Okay? Encore une fois, les gens riches, les gens qui ont changé l'histoire, euh, dans différentes civilisations, différentes nations même sans parler de de parler de l'akhirat vous avez trouvé que le caractère ou bien l'un des points communs entre ces personnes c'est que ces personnes là ce sont pas des personnes qui se contentent de la, de la théorie okay? parfois le monde est bien, plus, est bien plus compliqué que la théorie parfois la pratique il y a, y, a, euh, y a certains aspects dans, dans le monde qui sont bien plus compliqués que la théorie La théorie des personnes qui perçoivent le monde de façon superficielle est très simpliste. Parfois dans la pratique, c'est plus compliqué. Mais dans d'autres aspects aussi, la pratique et la vie est bien plus est bien plus facile que que la théorie. OK Souvent, ce qu'on pense être la théorie, lorsqu'on s'assoit sur une chaise et on commence à penser, quelqu'un va dire comme les gens, pourquoi est-ce que la plupart des gens surtout de nos jours Khalas, les gens sont conditionnés. La grande partie des gens sont conditionnés à avoir un salaire 9 à 5. Pourquoi Travail Est-ce qu'il n'y a pas d'autres portes pour n'y a Pas d'autres portes pour la richesse Est-ce que vous pensez que toutes ces personnes-là qui ont un emploi à temps plein, 9 à 5, n'auraient pas d'autres façons de se faire de l'argent à travers lesquelles ils peuvent, ils peuvent, certains pourraient même devenir des millionnaires Oui. Mais qu'est-ce qui empêche la plupart des gens à faire, à s'essayer C'est quoi C'est la zone de confort, ok C'est la zone de confort et le fait de voir que ce qu'il y a à l'extérieur de cette zone de confort, il est trop dangereux, c'est trop... Que moi, je préfère que je reçoive mon chèque à chaque semaine, c'est garanti, ça va entrer dans, dans ma banque. Et là, euh, je vais conclure avec ça, inchallah, mais j'espère que je ne vais pas être mal compris, ok Je vais pas être mal... Parce que mes parents ne vont pas être mal interprétées. Que dans un certain sens, dans bien des cas... Se contenter de cela, c'est un manque de yaqin en Allah Azzaoud. Moi, je pense personnellement, je ne dis pas qu'avoir un emploi, c'est haram. Okay? Attention, il ne faut pas mêler les choses. Okay? Parfois, dans, parfois, dans certains domaines, dans certaines situations, avoir un emploi, c'est la meilleure solution pour la personne. C'est la seule solution pour la personne parce que c'est un domaine qui demande trop de moyens ou bien qui demande un travail collectif, ou bien que c'est tout simplement la personne ne le fait pas seulement pour l'argent, elle le fait pour être utile aux autres, et ainsi de suite. Mais si on parle seulement d'un point de vue finance, pour bien des personnes, elles se contentent d'un travail neuf à cinq, d'un travail de à temps plein, comme on appelle ça, c'est un manque de confiance, de yaqin en Allah, c'est penser que ton employeur, c'est lui, ton razaq. ok Parce que tu, tu as quelque chose dans ton cœur qui te dit que mon Rizq, je sais qu'il va rentrer vendredi, qu'il okay? il est là, il va prendre en charge. Tant que la compagnie, elle est là, elle va prendre en charge. Mais avec ça, tu vas avoir bien de, de mauvaises surprises dans ta vie. Alors que celui qui met sa confiance en Allah, il sait que Rizq il est partout. Alors comme on a dit, je ne veux, veux, veux pas que ces paroles-là soient mal interprétées. On ne dit pas que travailler c'est haram ou autre chose. Par contre, on va conclure avec ça, oui, travailler dans un emploi qui est haram, c'est haram. Et se contenter d'un emploi qui est haram, c'est haram, ok Alors se dit que, ah mais je ne peux pas faire salat, mais c'est parce que tu sais, c'est mon emploi, c'est mon gagne-pain. Ok, c'est ton emploi aujourd'hui, c'est ton emploi demain, mais est-ce que tu comptes le garder pour combien de temps Mais je ne sais pas, mais est-ce que tu as commencé à travailler sur d'autres alternatives Allah Azza wa il dit quoi Fem shufi manaki biha wa wakulou Mais le risque, qu'en marchant, qu'en se déplaçant sur cette terre et sur, en cherchant à droite et à gauche, il faut travailler, il ne faut pas s'asseoir comme ça. Tu vois, avoir le risque. il y a plein de risques sur cette terre. Et le risque il vient encore, il descend du ciel. Ce n'est pas seulement sur, sur cette terre.